France et RMC. Allez, on jette un oeil sur la météo, la météo de votre week-end sur RMC avec Yasmina Dila. Bonjour, Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Et le département d'Île-de-France, toujours placé en vigilance orange pour des risques d'inondation. D'autres départements comme le Loiret, le loir et cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher également, placés en vigilance orange pour des risques d'inondation. On a donc 13 départements en totalité. En ce qui concerne la carte aujourd'hui, on va avoir de la grisaille un petit peu partout, un temps assez instantané avec parfois quelques gouttes de pluie. Pour avoir du soleil, il faudrait être près du pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. Même chose pour cet après-midi, euh, des nuages et des éclaircies également euh, près des côtes atlantiques et partout ailleurs, on aura encore ce temps assez instable avec des nuages euh, parfois accompagnés euh, d'averses orageuses et puis euh, quelques gouttes de pluie également dans le sud-est du pays. Côté température, on a entre, 18, entre 11 et 18 degrés. 11 à Caen, 13 à Paris. Aujourd'hui, 16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 C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. La Seine se calme enfin. En tout cas, elle a arrêté de monter cette nuit. mètres 10 à son maximum. Nous sommes dans l'Ouest parisien ce matin où des évacuations sont possibles. Les crues, les inondations qui n'ont pas fait trop de dégâts à Paris, ce n'est pas le cas dans les alentours où les habitants cherchent des solutions de relogement. Et puis pour souffler un petit peu ce soir, 21h, france écosse dernier match de préparation pour les Bleus à une semaine du début de l'Euro de football. Il est 6h sur RMC. Bonjour à tous.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 Procéder euh, à l'identification euh, des maisons et à l'évacuation d'un certain nombre de personnes qui ne se sentaient pas en sécurité ou pour lesquelles nous pensions que la sécurité n'était pas assurée. Un Philippe Maille, joint hier soir par Constantin de Vergène. 6 mètres 10 donc, il semble bien que ce soit le pic de crue pour la Seine à Paris. Il était 2 h du matin cette nuit. Et depuis, depuis le fleuve perd quelques millimètres de hauteur au fil des heures, mais ce ne sont que des millimètres. La décrue sera longue, très longue. Et aux alentours de Paris, l'eau est toujours aussi haute. Direction l'île de la Jatte dans les Hauts-de-Seine Claire Andrieux, vous êtes en direct sur place Claire, là aussi la décrue semble se stabiliser Claire Oui, le niveau de la Seine est redescendu de 2 cm depuis cette nuit 2 heures du matin, actuellement à 6 ,08 m selon Vigicru. Ici, en bord de Seine, eh bien l'eau recouvre les jardins, les squares. On voit des tuyaux également remonter des caves des habitations les plus proches des quais et écouler l'eau dans la rue. Je suis descendu dans une de ces caves. L'eau m'arrivait jusqu'à la cheville. Les habitants ont quand même pris quelques précautions depuis hier. Plus une place de libre en stationnement dans la rue parce que eh bien, les voitures sont remontées des Parking. On voit quelques voitures de collection un peu poussiéreuses d'ailleurs, euh, des parkings qui sont pour la plupart un peu inondés euh, Mais ici, il n'y aura a priori pas d'évacuation. La Seine semble avoir atteint un plateau. Le niveau devrait rester relativement stable pendant tout le week-end, a annoncé hier le ministère de l'Écologie. Claire Andrieu en direct de l'île de la Jatte pour RMC. C'est donc plutôt vers l'ouest parisien que les regards se portent ce matin. Des Hauts-de-Seine jusqu'à la Normandie. Yasmina Dilan, à quoi faut-il s'attendre pour les heures qui viennent oui, c'est effectivement l'ouest Parisien qui inquiète parce qu'on a ce qu'on appelle une propagation des ondes de crue vers la zone aval, donc vers l'ouest du bassin parisien c'est un peu comme une vague qui se dirige vers l'ouest du pays, notamment vers la Normandie, du coup d'autres départements de l'ouest pourraient donc être placés en vigilance orange et s'ajouter à la longue liste des 13 départements je vous rappelle qu'il s'agit de lîle de france le Loiret, le loiret cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher on a donc le bassin parisien qui connaît en ce moment son pic de crues dans la soirée à hauteur du pont d'Austeris, la Seine a atteigné 6,10 m. Une chose est sûre, c'est que le niveau ne monte plus, en tout cas plus pour le moment. La bonne nouvelle, c'est en amont en Seine-et-Marne-et-en-Essonne notamment. La décrue s'amorce, le niveau baisse très très lentement il faudrait être très patient pour assister à la décrue de la Seine. Les précisions directes de Yasmina, dit alors les conséquences très pratiques sur Paris, notamment les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés depuis hier et jusqu'à mardi. François Hollande est d'ailleurs allé apporter son soutien dans les coulisses du musée du Louvre hier soir. Les transports, toujours aucun, RERC, Dans Paris, ce samedi, des stations de métro sont fermées. Saint-Michel, par exemple. Les voies sur berge ne sont toujours pas ouvertes. Et puis l'autoroute A10 au sud de Paris est toujours fermée. 13 départements restent donc en vigilance orange ce matin. L'Essonne, notamment, qui a beaucoup souffert ces derniers jours. À Viry-Châtillon, 2000 personnes ont été évacuées. Et c'est la colocation qui devient la meilleure stratégie de relogement. Benoît Ballet L'orge d'un côté, la rivière morte de l'autre, la maison de Magali et Julien était prise au piège. Mercredi, l'eau est entrée chez eux. Vers 11h30, j'étais chercher mon fils à l'école, j'ai vu que l'eau commençait à monter dans la cave, on risquait d'être évacué, donc on a préparé en urgence des sacs. Et le lendemain, on a décidé de partir directement, donc on a appelé ma belle-sœur. On a pris les sacs et on est parti là-bas. Sur le parquet de la véranda, les enfants font la course, se chamaillent. Chez Laure, la belle sœur les inondations semblent bien loin. Nous, on ne craint rien du tout déjà, on est en hauteur. Et ensuite, on n'est pas relié au tout à l'égout, donc tout est en fosse sceptique. Donc on peut continuer les machines à laver, les douches, les toilettes, sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. De nombreux sinistrés ont dû se réfugier dans un gymnase municipal. Magali, elle, s'estime chanceuse. On est chez des personnes de la famille. Les enfants sont contents parce qu'il n'y a pas d'école et qu'ils sont avec les cousins, donc tout va bien. Une parenthèse de courte durée quand l'eau s'en sera allée, il faudra sans doute prendre plusieurs jours pour nettoyer et évaluer les dégâts. Le reportage à viry châtillon de Benoît Ballet et justement après quand l'eau permet aux sinistrés de venir constater les dégâts, ce sont les assureurs qui vont prendre le relais. En tout les dommages devraient s'élever à au moins 600 millions d'euros selon l'association française de l'assurance. Conseil aux sinistrés justement ce matin, quels sont les bons réflexes Les réponses de Stanislas di Vittorio le patron d'Assurland.com. Les premières démarches à faire, c'est d'essayer de mettre à l'abri tout ce qui peut être mis à l'abri, de protéger éventuellement s'il y a des fenêtres qui ont été cassées, des choses qui ont été cassées c'est d'essayer de faire au maximum de ne pas aggraver la situation parce que si jamais vous avez un dommage et que vous ne protégez pas les dégâts supplémentaires ne seront pas remboursés par les assurances la deuxième chose à faire c'est de prendre des photos pour montrer bah, les objets qui ont été dégradés l'état des murs, enfin toutes ces choses là vous avez 10 jours pour contacter votre, votre assureur 5 euh, jours si c'est pas une catastrophe naturelle il faut quand même aller assez, assez rapidement parce que pour les assureurs le fait que vous le déclariez rapidement c'est un peu une façon de se protéger contre la fraude à l'assurance. Stanislas Divitorium interrogé par Marie Dupin, les conséquences économiques de ces intempéries. Hier soir le MEDEF et la... La CGPME, les petites et moyennes entreprises, demandait à l'État de tout mettre en œuvre pour aider les entreprises impactées. C'est le cas notamment de la SNCF. Son patron, Guillaume Pépi, parlait hier de conséquences catastrophiques sur le réseau ferroviaire et demandait à ses cheminots de cesser la grève contre la loi travail qui impacte le trafic. Évidemment, appel non entendu par Éric Santinelli de la Fédération Sudrail.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 se contenter de 45 minutes de jeu ce soir. Voilà, rendez-vous ce soir, 21h face à l'Écosse à Metz, à Metz où malheureusement, vous ne captez pas, RMC. C'est très important de nous écouter sur les tablettes, les eh oui. portables et les ordinateurs. Un mot de tennis, Roland-Garros. Aujourd'hui, la finale dames avant la finale homme de demain, la finale dames opposera l'Espagnol Garbine Muguruza à la numéro mondiale François Serena Williams demain, c'est le numéro 1 contre le numéro 2. Novak Djokovic contre Andy Muguruza. C'est 6h09 sur RMC. Eh bien voilà Thomas Chupin, comment ça va Eh bien impeccable. Ravi de vous retrouver mon cher Thomas. Et euh, je sais ce que vous voulez. Vous voulez les pronostics qui euh, manqué pour se tirer s'écarter qui <rire> en plus à Deauville. J'ai l'impression que c'est pour ça que vous revenez, Exactement. pas pour nous, Exactement. pas pour Patrick, pas pour moi. À, à c'est de, ça de, de ce petit moment. Euh, Sébastien Laras aime bien le 2, Running Waters. Ça tombe bien. Et le <rire> 3, El Dakar. Brahima tente un coup de poker avec le 11 Versaline. Et Laurent Gwedar, Quand à lui, retient le 4 imprimeur et le 15, ma cagnotte. Eh oui Le 2, le 3, le 11, le 4 et le 15. PMU.fr, Paris Sportif, Paris hippique, Poker. <mix> Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur RMC, le week-end des experts. 6h 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Nuland. <mix> Eh bien nous y sommes, il est 6 h 10 c'est RMC, c'est le week-end des experts. Nous sommes le samedi 4 juin 2016, merci d'être avec nous. On va passer bien sûr ce samedi et dimanche ensemble, 6h, 10h, vous le savez, avec euh, nos quatre experts qui sont là et qui répondront à toutes vos questions. Demain dimanche, les animaux avec Laetitia Barlerin, euh, l'automobile avec Jean-Luc Moreau et vous allez le constater durant ce week-end, nous allons bien sûr euh, rebondir sur l'actualité nous intéresser À ces avalanches d'eau, à ces crues euh, et euh, aux conséquences euh, parfois catastrophiques qu'elles peuvent avoir, hein, à la fois sur notre maison, sur notre jardin, mais aussi dans nos voitures. C'est pour ça que demain, avec Jean-Luc Moreau, nous évoquerons le cas des voitures inondées. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut la mettre directement à la poubelle Est-ce qu'on peut réparer une voiture inondée Que faire auprès des assurances, etc. On en parlera avec Jean-Luc. On évoquera aussi les inondations, bien évidemment, avec Christian PC tout à l'heure, entre 9h et 10h, avec un spécial d'inondation. Voilà que faire quand sa maison est inondée, les caves, etc. Euh, quels sont les premiers gestes à faire On parlera bien évidemment aussi des assurances hein, qui sont euh, très impliquées. Euh, ce sera tout à l'heure donc entre 8h et 10h sur RMC Mais pour débuter, c'est notre jardin avec Patrick Miolan. Ça patauge dans le jardin, on a mis les bottes Monsieur Miu Miu, bonjour Monsieur François, bonjour, bonjour à tous Et très bienvenue au jardin où effectivement dans certaines régions Alors pas partout, Bien euh, sûr, il faut quand même le dire Il voilà. euh, y a des régions où on patauge vraiment Il y a des régions où on verra tout à l'heure D'ailleurs dans notre deuxième heure Puisque nous serons aussi dans l'actualité euh, des extrêmes voilà. climatiques euh, Pour tout vous dire, au départ j'avais prévu depuis quelques semaines De vous normalement par rapport à la saison de vous faire l'éloge de l'aridité donc nous allons parler des, euh... des extrêmes voilà. euh, des, des problèmes climatiques parce que là on est vraiment dans ce qu'on appelle le bouleversement climatique on voit bien que les conditions sont extrêmes Cela avec... dit Patrick, le bouleversement climatique bon alors c'est vrai on a eu 4-5 jours de pluie mais c'est pas la première fois non. dans notre histoire qu'on a 4-5 jours de pluie ce sont les phénomènes, il y a eu des records battus quand même, oui. Donc, on, est, on est dans ce que prévoyaient les, météo... enfin, les climatologues à savoir qu'on on va avoir des épisodes extrêmes Extrême vent, extrême pluie, extrême chaud, extrême froid, etc. Mmh. Donc là, on vit de l'extrême haut, mais on, ver, on vivra peut-être d'ici deux mois ou un mois euh, de l'extrême sec. Donc on va Exactement. Euh, bon, on donc va, on... on va évoquer tout ça tout à l'heure entre, entre, entre 7 et 8. Ça implique sérieusement sur le jardin. Oui, Il faut quand même le dire. Alors, oui, oui. Point positif, la grosse pluviométrie mmh. moyenne qu'on a eue Un jardin actuellement, mais magnifique. Ah oui, là ça les bouge. Jardins les jardins sont verts de chez vert. Mais en revanche, il y a un déficit de soleil. Alors là, je ne parle pas pour les régions mais du oui. sud de la France, mais, mais oui. Oui, typiquement là, pour. Pour, euh, voilà, pour tous ceux qui sont dans le sud et qui nous écoutent. Par exemple, à Paris, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu le soleil. Quelles sont les conséquences pour le jardin On voit ça tout à l'heure. Déficit pratique. de soleil et déficit de température. En plus, oui, parce, parce que vous avez il y a des fleurs qui ne fleurissent pas. Voilà, il fait 12, 12 degrés, quoi, 13 degrés. Là, ce matin, 14 degrés. 14, bon, ouais. ça, ça monte un petit peu cette semaine, ouais. hein, il faut le dire. On parlera de tout ça tout à l'heure. Donc, là encore, vous allez pouvoir témoigner. Euh, dès maintenant, nous appelez au 3216 oh, oui. ou jardin.rmc.fr. Euh, votre jardin a été inondé euh, Voilà, vous voulez réagir à, à toute cette actualité C'est le moment ou jamais 3216 ou jardin.rmc.fr Par mail, comme toujours, vous nous joignez par mail N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone Patrick, on y va ah bah, On attaque les questions des auditeurs voilà, Les auditeurs sont les bienvenus Nous vous écoutons et nous essayons de répondre <rire> Bienvenue en tout cas à vous toutes et à vous tous Et merci d'être là, fidèles Comme chaque samedi dimanche Rémi, bonjour Oui, bonjour, Attendez, bonjour je vais m'arrêter parce que je ne veux pas conduire pendant que je téléphone. Alors attention Rémi, alors là, oh, vous oh, faites ah, bien de salut. le dire, arrêtez-vous s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas n'importe comment, par exemple sur la voie de gauche, non, sur l'autoroute. <rire> eh, je peux vous dire, j'ai commencé le boulot, je suis porteur de presse, j'ai commencé le boulot à 3h du matin, je n'ai pas rencontré 15 voitures. Euh, C'est-à-dire, il euh, n'y a personne sur la route <rire> Il n'y a personne, alors là c'est la planque. Vous êtes dans <rire> quelle région Rémi <rire> êtes... Moi je suis de Toulouse. Ah oui D'accord. Je suis Toulousain. Donc suis tous dans les Toulousains dorment. Ah, tous les Toulousains, en ce moment, ils sortent de boîte tous. Ah bah oui, <rire> attendez, ils ont raison, hein, il faut faire la fête quand même. Voilà. Alors, bon, il ne faut pas euh, trop boire, en écoutez, revanche. Il faut non, pas trop non, boire. Non, non, non, non. non Rémi, non, juste non. une chose, est-ce que dans la région toulousaine, vous avez remarqué euh, un, oui. un temps qui n'est pas normal depuis ces derniers temps C'est vrai qu'à Paris, bon, voilà, on, on, est, on est frappé de plein fouet par beaucoup d'eau et, et des inondations. Oui. Mais est-ce qu'à Toulouse, le temps est, on va dire, de saison ou anormal Non, non, non, il n'est pas de saison du tout, hein. D'accord. Il n'est pas de saison du tout, parce que je peux vous dire, moi qui est depuis 3 heures, de... je travaille, je suis porteur de presse, et je suis régulièrement dehors, je suis entraîneur de foot en plus, et j'ai 69 ans. Alors, je peux vous dire, je bouge. Alors, je peux vous dire que la région, il y a, y a de la pluie aujourd'hui, oui. le lendemain, il n'y a rien. Dimanche dernier, voilà, je vends la dépêche, devant un bureau de tabac qui est fermé pour contenter nos clients. Alors, je peux vous dire que j'ai pris une saucée, Toute la matinée, le vent, la pluie, c'était un déluge. Et alors, l'après-midi, plus rien le soleil, on peut prendre l'apéro Sur la terrasse. Ah voilà, mais ça c'est l'avantage d'habiter un peu dans le sud. Euh... Comme ça, vous aviez l'eau pour le pastis mais, mais, hein, le matin. c'est incroyable, mais mmh. c'est incroyable cette. Mais, mais on, on le sent ouais, ouais, ouais. À, euh, sur notre organisme. Mmh. Ah non, mais ça c'est clair. Va... Alors, le... Nous à Paris, notre organisme, bon, étant donné qu'on ah, voit plus le voyez, soleil, on est en train de se transformer. On est en train de devenir transparent. Votre, orga... <rire> votre organisme il est noyé. Ah, complètement. <rire> Rémi, on vous écoute. Vous aviez une question pour Patrick. Oui, oui, ça fait da... euh, tout d'abord, je tiens à dire merci à Piu-Piu, je dirais bien Piu-Piu, je dirais même maître Piu-Piu. Grâce à lui, je me suis mis <rire> au jardinage. Ah bah écoutez, là, là, ça va dû faire plaisir, plaisir alors. Euh, bien sûr. Je ne connaissais rien du tout. Et dans le quartier, on m'appelle pour donner un coup de main. Grâce ah bah. À Monsieur Piu-Piu. <rire> alors cool. voilà, euh, moi j'ai trois petits problèmes, ils sont minimes. Le premier, j'ai un figuier. Euh, depuis quelque temps, euh, les feuilles elles sortent, elles poussent, mais la tige qui tient la feuille, elle se, elle se penche vers le bas. C'est-à-dire, elle ne tient pas debout. Alors, Et attendez, oui. Et je, oui. je crois que, que M. Piu Piu a dit une fois quand on exagère, quand on met d'engrais, ça, ça se retourne au sens contraire. Alors c'est... Bien entendu, alors, si on met trop d'engrais, euh, ça fait pas ça. Hein. Si on ouais. met trop d'engrais, ça va oui, vous brûler les feuilles. Mais si vous mettez trop de matière organique, c'est-à-dire si vous mettez trop de compost, si vous mettez trop de, trop de fumier, etc., là, vous fragilisez, on va oui. dire, la structure... Des, des tiges et qui deviennent un peu molles parce que il y a beaucoup d'azote, ça les fait pousser très rapidement. En plus, quand on est dans une situation euh, un peu de, de saison humide, eh bien oui. y a, les tiges sont gorgées d'eau et elles se solidifient moins. Donc en fait, il faut plutôt essayer sur des, euh, des figuiers, par exemple, de mettre des engrais qui sont riches en potasse. Donc le, oui, le, voilà. le cas le cas de la, des trois lettres principales de l'engrais, vous avez NPK, oui. le cas c'est la potasse. Il faut qu'il y ait pas mal de potasse. D'accord. Et maintenant, euh, ce que je fais... Comme il est dans un pot, mon figuier, je ne l'ai pas encore mis euh, dans la terre, je l'arrose régulièrement parce qu'une fois ouais, que j'avais dit, qu il se compte... L ouais mais vous l'arrosez euh... trop. Hein. Là ah, pe... ah, voilà. je pense que vous l'arrosez trop. Ouais. Oh là ah, alors ouais, là, là, là. Le alors là, j'ai ah, le non, non, non, non. Alors là, vous, ça, là, vous, là vous, vous êtes en train de le tuer à petit feu. Là, vous êtes en train de le noyer au, au sens propre et au oh. sens figuré. Ah, oui. euh, oh. Non, non, un, un, un figuier, c'est quand même un un arbuste de régions méditerranéennes, donc de régions mmh. qui sont soumises à une certaine sécheresse. Donc, ça pousse mieux. Alors, faut, bien sûr, quand c'est dans un pot, c'est une condition un peu artificielle, donc il faut mmh. ne pas le mmh. laisser mmh. se dessécher complètement. Mmh. Mais, mmh. je dirais qu'un, olivier, euh, pardon, un, un figuier mmh. en ce moment, mmh. ouais. c'est une fois par semaine d'arrosage maximum. Hein. Oui, non, non, non. Alors, je l'ai. Oui, c'est ça. Je déjà hier, euh, je l'ai noyé. Bon, alors, déjà, commencez par moi arroser votre cerisier, ouais. Rémi. On verra Allez, ce qui se passe. Oui, je le ferai. Alors, le deuxième. Le deuxième, j'ai mon cerisier. Ah, hein, le voilà, le cerisier, il ouais. Voilà. J'ai ouais, mon cerisier depuis quelques temps. Euh... Quand je prends la feuille, quand je la vois de face, elle est nickel. Mais il suffit que je la retourne. Il y a des milliers, de... j'allais dire des milliers, des centaines de pucerons. Euh, bah oui, oui. oui. Tout oui. noir, tout petit, oui, petit, oui. petit, petit, petit. Oui. Alors, moi. Au lieu de mettre un produit, parce que je vous ai entendu une fois le dire, au lieu de mettre un produit, ce que j'ai je fait, j'enlève la feuille ben complètement. Voilà. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire, ben Patrick. Oui, bien, je... bien entendu. Non, mais il faut être extrêmement clair. Aujourd'hui, les insecticides dont nous disposons sont à 99,9% des insecticides de contact. Une fois que le puceron est placé sous la feuille et qu'il l'a fait s'enrouler. Il est comme dans une sorte de petite de petit cocon, de petit abri qu'il protège. Mmh. Donc, vous pouvez mettre tous les insecticides que vous voulez. Lui, il est à l'abri, il ne se passe rien. Donc, le mieux, effectivement, c'est de l'enlever manuellement. Et il y, y a une autre solution hein, que que l'on peut faire, surtout si le, le cerisier est pas trop grand. C'est d'utiliser un, un tuyau d'arrosage avec un pistolet d'arrosage qui est réglé sur... Un jet puissant. Un peu puissant, oui, d'accord. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement les doucher, les nettoyer. Alors, faut pas, faut pas un nettoyeur haute pression, parce que là, non ça, non, on a, a chauffé les feuilles. Oui. Mais avec un, un tuyau d'hernage, ça marche. Parce que j'ai regardé simplement cette, cette semaine avec les pluies oui. importantes que nous avions. Ça chasse les pucerons. Mais complètement. Il y avait. Il déteste l'eau. Les... <rire> non, non, non, mais ça, ça les, ça, ça les oui, entraîne. Voilà, ça. Il y avait dans les jardins familiaux des boules de neige, donc des viburnomopulus, qui étaient mais couvert, couvert de chapelets, de petits pucerons noirs. Oui, oui. Et ben maintenant, il y a moins d'une tige sur dix où il y a encore quelques pucerons. Oui, oui. Tout a été nettoyé ça, euh, oui. par la pique. Ça rince les pucerons. Voilà. Et ben, vous, et ben exactement, François, vous pouvez lessiver, on va dire, un peu les, les pucerons avec de l'eau. bien entendu, si vous avez un très grand cerisier, Euh, c'est un peu compliqué, mais, un peu compliqué, compliqué. <rire> mais bon, en même temps, sachez que les cerisiers, d'une manière générale, résistent assez bien à ce genre d'attaque qui est ponctuelle au printemps, très spectaculaire, mais avec des, des dégâts derrière. Et n'oubliez pas une autre chose, c'est qu'il y a plein d'oiseaux oui. qui adorent venir se nourrir de petits pucerons. Donc tout ça, ça peut s'équilibrer. C'est pas, pas extrêmement grave. Mais de on même, peut arroser, On peut arroser, par exemple, les, aussi les rosiers pour justement les faire tomber, ou c'est Plus délicat, plus fragile, non, bah, le rosier C'est pas que c'est plus fragile le rosier, mais de bon, toute façon, avec ce qui est tombé, euh, bon, le, le rosier, il n'aime pas trop avoir les feuilles qui sont au contact de l'humidité. Euh, surtout en ce moment, il ne fait pas bah, chaud. Moment, il va être content. Donc tiens. vous avez l'eau qui stagne trop longtemps sur les feuilles, et ça, on, on en parlera dans la deuxième heure, on va se prendre des maladies cryptogamiques, ça ne peut pas être autrement. Oui. Les conditions sont absolument parfaites pour cela. Donc sur le rosier. Un petit peu de subside, par exemple, de pirette naturelle. Il y a un insecticide qui s'appelle le spruzite, qui est à base 100% de pirette naturelle, mmh. totalement autorisé en culture biologique, sauf que si vous constatez la présence de coccinelles, par exemple, sur vos rosiers. Eh bien là, on ne traite pas, parce que ce ne sont pas des insecticides qui sont sélectifs. Mmh. Hein, bien entendu, euh, c'est un insecticide, ça tue mmh. tous les insectes. Hein, voilà. Alors, Je voulais dire peut-être chose sur les cerisiers. On a actuellement des attaques extrêmement spectaculaires sur les feuilles qui sont transformées en dentelles par des chenilles petites qu'on voit à peine. Ce n'est pas grave non plus. Ça va, d'accord. Ça, ça se localise maintenant mm -hmm. et après il y aura une deuxième feuillaison. Donc ne vous alarmez pas pour autant, même si effectivement on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe pour mm. mon strigil Il est ravagé. Parfait, merci beaucoup Rémi pour votre bonne humeur et bon courage, hein, parce que bah, vous travaillez ce matin. On salue au passage tous ceux qui travaillent aussi. Oui. Depuis 3h du matin, euh, oui. Hey, serez, hey. Euh... Hey, mais on sait que vous êtes très nombreux à, à être au boulot et à nous écouter régulièrement. Que ce soit la semaine ou d'ailleurs le week-end aussi. On revient dans un instant, 6h23. Les kiwis de Claude ne vont pas bien, Patrick. Burke. <rire> non, Alors bon. je, je, vous, je peux vous appeler comme euh, Rémi Piu Piu oui, ou c'est Miu Miu C'est Miu Miu Miu, Miu Lan, Miu Miu. Quoique voilà. oui. Piu Piu, c'est sympa. C'est un petit oiseau. Oui, enfin, bon, moi je fais plutôt euh, une grande autruche. <rire> ah, bon, c'est sûr que vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à prendre votre envol, mais finalement. C'est pas grave. Allez, on revient dans un instant. Et le 32-16, tout comme Rémi ou Claude, si vous voulez poser votre question à Patrick Miolan, c'est le jardin. Jusqu'à 8h, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC Football. Salut, c'est Emmanuel Petit. Je viens de signer dans un nouveau club. Le plus beau, le plus grand, le plus prestigieux. RMC. Avec moi, l'UEFA Euro 2016, on est sûr de le gagner. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Nulan. Il est 6h24, le retour du week-end des experts, le jardin. Je vous rappelle que tout à l'heure, on parlera des conditions extrêmes euh, et bien de climat, euh, entre 7h et 8h à la fois à l'aridité mais aussi en ce moment euh, toute cette <rire> qui, voilà, qui, qui est tombée euh, d'ailleurs on, on va pouvoir et Patrick va pouvoir évidemment écouter vos, vos questions sur ce sujet hein. vous êtes dans la région parisienne où Dans le Nord, où il y a eu beaucoup d'eau, si votre jardin mmh. a été inondé, peut-être vous demandez-vous ce qu'il faut faire, etc. Enfin, dès maintenant, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions. Patrick vous aidera avec plaisir. Euh, il y aura deux, deux paysagistes vraiment de très très haut niveau qui seront... Qui pourront aussi vous épauler, euh, Patrick. Euh, 3216 ou jardin par mail. Laissez-nous votre numéro de téléphone si euh, vous voulez qu'on vous rappelle. Et on accueille Claude tout de suite. Bonjour Claude Oui, bonjour. Bonjour, Claude. Bonjour, bonjour, bonjour, amical à Patrick et à François. Eh bien, bonjour. Oui. Nous recevons votre amical, bonjour mon cher Claude. <rire> voilà. Alors, euh, nous avons acheté, ça fait 5 euh, ou 6 ans, 6 ans, 7 ans, euh, deux kiwis, un mâle et une femelle. Euh, donc, euh, en principe, euh, ça devrait bien fonctionner. Il n'y en a qu'un qui fleurit. Bon, et enfin, je ne sais pas si c'est le mâle ou le femelle, mais il n'y en a qu'un qui fleurit. Et par contre, euh, il met des fleurs, par exemple, sur, euh, sur une branche 50 centimètres, il y a quatre bouquets au moins de 10 à 12 fleurs. Oui. oui. Et bon, euh, j'ai été chez le voisin, il y en a un ami là, bon, lui, ça fleurit, il, il, il y a des fleurs euh, parsemées, bon, de temps en temps, mais nous, c'est chaque rameau, a tous les 10 centimètres, c'est des bouquets de fleurs. Bon, alors, j'en coupe un petit peu, mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il y a des... Il y a des bouquets comme ça, euh, sur toutes les, toutes les branches, c'est des bouquets. de, de Non mais ça c'est quand même très bien, il ne faut pas se plaindre de ça. Mais non, non mais <rire> c'est-à-dire que j'en ai laissé quelques-unes, mais finalement elles sont grosses comme des tuines. Comme des oui. Alors le, le, comme le des problème c'est ça, c'est-à-dire qu'une surabondance de floraison, oui. bon a priori... Euh, donc vous avez des fruits derrière ça oui, oui, oui, oui Donc c'est mais... votre pied femelle qui fleurit, puisque ce sont les femelle qui ah porte bon euh, en général ce sont les femmes qui font les bébés. Donc là, dans le cas présent, c'est aussi les kiwis femelles qui font les fruits donc dans l'intérieur desquels il y a les graines et qu'on peut considérer avec beaucoup de, de guillemets comme étant les, les bébés kiwis ou les futurs bébés kiwis. Donc c'est votre mâle qui fleurit pas mais comme votre voisin a des kiwis et un mâle qui fleurit, le pollen de son kiwi est transféré sur pistils de vos fleurs femelles et donc il y a une fécondation. Et bien, bien sûr, vous avez surabondé d'abondance de production, et qui dit surabondance de production, dit effectivement des fruits de petit calibre, parce que la plante, de toute façon, n'a pas la capacité physique, si je puis dire, oui, oui. de pouvoir amener à bien des très gros kiwis. Le, le truc le plus bête, mais c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle l'éclaircissage, c'est-à-dire wow. qu'au moment de la formation des fruits, alors il faut laisser la plante se débarrasser déjà elle-même d'une partie de cette production ce qu'elle fait généralement euh, et qu'on appelle la chute physiologique. C'est-à-dire que Après la fécondation, vous avez les, les, les petits kiwis qui vont commencer à se former, et à un moment donné, vous allez en voir quelques-uns qui sont tombés par terre, etc. Donc c'est la plante qui s'en est débarrassée. Là, ça vous dit que vous pouvez vous intervenir, parce que ça serait dommage de couper euh, volontairement des fruits qui euh, auraient dû rester euh, sur la plante, et puis euh, donc de limiter la, la, comment, la production en amont. Donc une fois que c'est fait, et bien vous vous allez laisser, on va dire, un ou deux fruits par bouquet. Les, les kiwis, euh, ça vous fait souvent des bouquets euh, oui, de au moins 5 cinq fruits, 5-7 cinq, fruits, voire plus parfois. Et donc, euh, bah, vous en laissez deux et là, vous aurez des fruits qui vont être beaucoup plus gros. Et puis, aider aussi la plante à amener cette fructification à son état euh, final, en la nourrissant, parce que ça a besoin de beaucoup d'énergie pour amener à bien cette mmh. fructification. Voilà. Claude, merci beaucoup pour votre appel. Il est bientôt 6h30. La météo, les infos, et on est de retour sur RMC avec Patrick Mélan. C'est votre rendez-vous jardin jusqu'à 8h. A tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook Votre jardin sur RMC.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 But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produit signalé en magasin et sur But.fr. C'est l'heure de la météo. La météo de ce week-end sur RMC, c'est avec Yasmina Adila. Est-ce que enfin ça va se calmer, Yasmina Ah bah, pas forcément, en bah, fait. Ça dépend dans quel point, euh, de quel point de vue on, on se place. Alors, en tout cas, on a toujours ces 13 départements en vigilance orange pour des risques de crues. Euh, tous les départements d'Île-de-France, ainsi que le Loiret, le loir et cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher. Euh, il risque d'avoir d'autres départements placés en vigilance orange à l'ouest du pays, mais ça sera plutôt à partir de 10h. Côté... Euh, ciel, on va dire. On a un temps toujours assez instable puisqu'on a de la grisaille sur l'ensemble du pays. Un temps très gris ce matin, notamment entre les Ardennes, lîle de france la Champagne-Ardenne, la Lorraine ou encore l'Alsace. Partout ailleurs de la grisaille. Cet après-midi, on va avoir donc cette grisaille accompagnée parfois de quelques gouttes de pluie qui vont gagner le centre du pays. Euh, bonne nouvelle quand même si vous êtes près de la façade atlantique ou encore près du pourtour méditerranéen. Vous aurez un grand et beau soleil. Attention, quelques orages avec de la grêle sur les Cévennes. Et le midi, euh, tout Côté température, deux saisons entre 10, 11 et 18, 18 degrés. 11 à Caen, 13 à Paris, 18 à Nice. Cet après-midi, on devra avoir entre 15 et 25 degrés. 15 à Paris, 19 à Metz, 20 à Clermont-Ferrand. À La Rochelle, 21 à Lille et 25 à Marseille. Et puis pour demain, on devra avoir un temps un petit peu plus lumineux, notamment à l'ouest du pays. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, il est 6h30. 10h30 Un point sur l'actualité. Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit de décès du boxeur Mohamed Ali. On l'a appris il y a un instant. Mohamed Ali était âgé de 74 ans et souffrait depuis plus de 30 ans de la maladie de Parkinson. On reviendra sur sa carrière dans le journal de 7 heures. Le début de la décrue, c'est possible mais ce sera lent, très lent. La scène ne monte plus depuis le début de la nuit. 6 mètres 10 atteint vers 2 heures du matin. Depuis sa hauteur est stabilisée, du moins à Paris. La crue est surveillée plutôt vers l'ouest parisien. Ce samedi, 13 départements restent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 le coût global des dégâts causés par les intempéries, chiffre donné hier par l'association française de l'assurance. Pendant ce temps, malgré l'appel du patron de la SNCF, la grève se poursuit dans les transports. Maximum 1 TGV et 1 TER sur 2 aujourd'hui, perturbation également sur les intercités. L'autre actualité ce matin, c'est bien sûr le football. Dernier match de préparation des Bleus, un peu moins d'une semaine du début de leur Euro 21h à Metz, l'équipe de France affronte l'Écosse avec le retour de Griezmann dans l'effectif. 6h32 sur RMC, vous êtes avec Pat Patrick Mulan et François Sorel, votre jardin Thomas, merci. Prochain point sur l'actualité. Euh, ce sera tout à l'heure à 7h. D'ici là, bien sûr, votre jardin qui se poursuit. Vous pouvez nous appeler au 3216 pour joindre Patrick Moulin. 3216 ou jardin.rmc.fr On est là dans un instant. À tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Moulin. 6h33, c'est RMC, le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous venez peut-être d'arriver chez nous, bienvenue. Euh, vous le savez, le week-end des experts, chaque samedi et dimanche. Quatre rendez-vous avec quatre experts, les meilleurs de France, qui sont là pour répondre à toutes vos questions dans divers domaines. Tout à l'heure, ce sera la maison avec Christian PC. Entre 8h et 10h, on reviendra bien évidemment sur les inondations. Que faire lorsque la maison prend l'eau Euh, voilà les premiers gestes, les assurances. Euh, voilà, est-ce que quel type de corps de métier faut-il appeler Comment assécher une maison euh, après une inondation On en parlera tout à l'heure avec des experts et Christian Pessé qui seront avec nous. Euh, et puis demain, dimanche, les animaux et l'automobile, bien évidemment. Mais d'ici là, c'est le jardin. On évoquera euh, l'humidité, mais aussi la sécheresse voilà. dans le domaine du jardin, puisque c'est vrai qu'on le constate, euh, on a de plus en plus des situations extrêmes. Hein, euh, le, au Même le climat. vent aussi, on pourra parler du vent. On peut être exposé à des tempêtes, il y en a eu. Euh, voilà. Et les jardins sont en première loge, en général. Oui, c'est ça. Ça sera tout à l'heure entre 7 et 8. Votre jardin a été inondé. Que faire Euh, vous êtes un petit peu perdu. Eh bien, Patrick Mélan est là pour vous aider. Alors, peut-être euh, qu'il ne s'agit pas d'une véritable inondation, mais euh, c'est vrai que vous pouvez peut-être vous inquiéter hein, de ce manque de soleil, euh, de ce surplus d'eau euh, dans votre jardin. Là encore, vous pouvez nous appeler 3216 au jardin.rmc.fr. On en parlera longuement tout à l'heure, à 7h. Patrick, d'ici là, euh, dans un instant, la météo du jardinier. Euh, Est-ce qu'on sort de cette période compliquée de la semaine dernière On verra ça dans quelques instants, mais d'ici là, c'est Jean-Claude que nous accueillons. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour François, bonjour docteur Miu Miu. Bonjour Jean-Claude. Jean bonjour. On vous écoute J'ai des soucis avec mes framboisiers qui ont la jaunisse. Oui, alors j'ai vu votre photo, euh, effectivement, ils ont vraiment la jaunisse. J'avais même l'impression, euh, en regardant l'image, que c'était euh, une variété dorée euh, de framboisiers, qui, ce qui existe d'ailleurs, euh, il faut bien le dire, parce que c'est vraiment un jaunissement euh, total que vous avez, c'est impressionnant. Euh, oui, euh, Ça fait longtemps que ça se passe hein ben, ça fait à peu près deux ans qu'il commence à jaunir et c'est de pire en pire. Là, vous voyez, ça attaque la moitié supérieure des, mmh. des framboisiers et euh, ça ne les empêche pas de donner des framboises, mais c'est pas terrible, terrible. Et... Oui, mais euh, c'est pas, pas dit que ma première version ne soit pas la bonne. Ça, ça donne... Quand j'ai vu vos photos, vous donnez pas l'impression sur l'image que ce sont des framboisiers, on va dire, chétifs et qui jaunissent parce qu'ils ont un problème. Ça donne l'impression que c'est une variété de framboisiers à feuilles jaunes. Euh, donc, alors, est-ce que c'est une mutation Parce que ça arrive, hein, ça, ça existe assez couramment, d'ailleurs, chez, le, chez les végétaux. Est-ce que c'est simplement euh, une variété qui, est, qui était comme ça euh, Ça, je ne sais pas. Euh, bon, moi je dirais que, s'il si n'y a pas a priori d'impact sur la végétation de la plante si vous avez une fructification qui est à peu près correcte en général quand même les, feuilles, les plantes à feuilles jaunes sont moins vigoureuses que les plantes à feuilles vertes tout simplement parce que lorsqu'elles sont à feuilles jaunes ça veut dire que il y a moins de, de chlorophylle et donc l'activité chlorophyllienne la photosynthèse est moins intense et donc la végétation est moins puissante mais globalement, si la plante a l'air d'être saine, il n'y a rien à faire de particulier. Une, une chlorose, parce qu'on peut penser, quand on parle de jaunissement d'une chlorose, une chlorose donc est une carence, la plupart du temps c'est une carence en fer, mais sur les framboisiers c'est assez rare, parce que ce sont des plantes qui acceptent bien les sols un peu calcaires, Mais vous pouvez avoir une carence, par exemple, en phosphore ou une carence en azote qui donne à peu près les mêmes, les mêmes résultats. Mais on voit donc un manque de vigueur végétative et surtout une décoloration irrégulière. Or, sur les images que j'ai pu voir, vous avez des feuilles entièrement jaunes, totalement dorées. Donc, je pense que c'est simplement une mutation de la plante. Ah ben, si c'est ça, c'est pas trop grave. J'avais peur que le fait que les framboisiers soient longtemps les pieds dans l'eau... Ça, euh... ça arrange pas, mais ça donnerait pas ça. C'est-à-dire on va en parler dans la deuxième heure de ça, des symptômes que les plantes peuvent avoir après avoir été, euh, je dirais, soumises à des intempéries comme en ce moment, ou même dans un sol qui est trop compact, trop humide, etc. Vous allez avoir, et surtout sur les framboisiers, ça se voit très très bien, c'est des taches marron marron qui se développe sur le bord des feuilles et qui donne une sorte d'impression de dessèchement. Et ça c'est vrai que c'est particulier sur le végétal, c'est que les symptômes de manque ou d'excès d'eau peuvent être quasiment identiques. Donc un dessèchement, ça peut être soit une plante qui n'a pas été arrosée, soit une plante qui a été trop arrosée. De même un flétrissement. Dans votre cas, Moi j'ai vu des, des, des framboisiers parfaitement sains. Donc euh, je m'alarme pas et alors ce que vous pourriez faire, <rire> amusez vous à faire ce truc là. Prenez alors à l'automne, parce que c'est plus facile, lorsque les feuilles seront tombées, vous allez vous amuser à faire une bouture ou, ou quelques boutures de tiges qui avaient des feuilles vraiment bien jaunes. Donc, vous coupez simplement une, vingtaine de cent, une, une tige d'une vingtaine de centimètres, vous la plantez dans un sol léger, un sableux, euh, autant que possible, et au printemps, ça va bourgeonner. Et vous verrez, si vous avez donc des feuilles jaunes, ça veut bien dire que la plante porte un génome de, de feuilles jaunes, parce que vous aurez fait un clone... Oui. Alors que si c'est une plante alors. qui est dépérissante et que vous la bouturez, bah vous aurez des feuilles vertes euh, puisque elle, normalement elle devrait être verte. Mais moi, je pense que vous avez un beau framboisier doré, voilà, très, enfin euh, même pas presque une haie puisque vous avez, a priori il y en a pas mal et c'est plutôt joli. Hein, moi, j'ai trouvé votre photo sympa. Hein. Et j'en ai donné <rire> pas mal aux voisins qui jaunissent à leur tour voilà. aussi. Et bien voilà. Euh, donc je pense que je pense que j'ai raison <rire> et, que, et que vous avez donc bien un framboisier doré, voilà. Bon, J'ai un truc pour les dalias si vous voulez. Bah, dites-nous. Allez-y. Dites-nous, dites-nous. Alors, le, à l'automne, quand je les sors, mmh. je, les fais, je les fais tremper un petit peu, je les nettoie bien au jet. Oui. Je les mets dans la sueur, dans des cajots, dans la sueur, dans la cave. Oui. Au printemps... Mais de bonheur, quand vous, vous parlez du printemps, parce que quand vous parlez du printemps, moi j'ai encore de la neige dans mon jardin. <rire> <rire> oui, ça dépend et... effectivement des régions. En, en France, on a quand même des, des zones climatiques très tranchées. Voilà, donc moi je sors, les, je les ai sortis il y a déjà au moins un mois et demi, je les sors de la cave, je les mets dans la maison, Oui. j'arrose la sûre, oui. et au bout de 10-15 jours, les, les, les alias les, commencent à sortir. Comment commencent à démarrer, oui. oui. Je, je ne les ai mis en terre qu'hier, mais j'ai déjà des fleurs qui s'ouvrent. Ah d'accord, oui, en fait vous les avez mis en végétation ah oui. un, peu, un peu tôt, mais ça c'est une technique qu'on doit faire. Euh, votre, votre histoire de la sûre, moi ça me semble intéressant, sauf que j'ajouterais à la sûre mmh. quelques granulés anti-rongeurs, de manière à ce que les rongeurs n'aient pas envie de se faire un petit nid dans la sûre, et d'avoir une réserve de nourriture avec les tubercules de Dahlia, ce qui mmh. peut arriver dans certaines régions. Mais effectivement c'est une bonne idée. Euh, merci pour le truc Jean-Claude. Merci Jean-Claude, on va retrouver vos questions dans un instant, mais auparavant, à 7h20, c'est l'heure de notre météo du jardinier, Patrick. Oui. Alors, bon, bon qu'est-ce alors... qu'on peut dire On est déjà le samedi 4 juin 2016, 156 e jour de l'année. Avec un soleil qui se lèvera, enfin, qui s'est levé pour tous ceux qui ont la chance de voir le soleil. Rappelons qu'à Paris, ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vu. Il s'est levé à 5h49, se couchera à 21h48. Là, on rentre vraiment dans des les journées, quelques-unes des journées les plus longues de l'année. On a pratiquement 16 heures d'ensoleillement et on gagne une minute de soleil, tiens. Ah fait oui, fait. Ça, ça se calme. Là, on, oui, ça on, se calme. On va tasser. Donc, 16 jours du mois de prarial pour les républicains. Ouais. Et 14e jour du signe astrologique des gémeaux. Journée internationale des enfants victimes innocentes de la guerre. Depuis 1992 par l'ONU. Plan du jour, l'œillet. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil au 4 juin 1818, jour où est né... Elie carrière. C'était un horticulteur, un botaniste ouais. français, uh -huh. euh, qui était spécialiste des conifères et qui a créé des gens qu'on connaît, comme les, stu, le, les Tsuga, le pseudo Tsuga, et euh, le, le Douglas, hein, vous savez. Le... Et puis, il a aussi nommé alors, un arbre, un conifère que je vous conseille pour vos jardins, le cyprès du Cachemire, Cupressus Cachemiriana. Ouais. C'est un grand si près, mais qui est naturellement pleureur avec des branches qui sont fines, qui sont légères, qui oui. sont gracieuses. Et donc voilà, il fallait faire un petit clin d'œil à monsieur Elie Abel Carrière. Aujourd'hui, Sainte Clotilde. Alors à la Sainte Clotilde. Clotilde, des fleurs en buisson abeilles butine ta foison mmh. euh, oui, à condition qu'il y ait un petit peu plus de chaleur sans aucun oui, doute parce que là... et puis alors à la sainte Clotilde, on met dehors le lys de Rothschild le lys de Rothschild c'est le Gloriosa Rothschildiana, essayez un jour de cultiver ça, c'est une merveille absolue, c'est une plante semi-grimpante qui mmh. fait des fleurs comme des araignées, rouge et, et, et, et, et, oui, rouge et jaune vraiment, vraiment, vraiment magnifique alors notre météo est c'est pas top ah. euh, donc on va continuer Demain, à avoir quelques averses, alors moins, moins denses, bien sûr, mais toujours ce temps très, très mitigé, euh, du Pas-de-Calais à la Bourgogne, et puis jusqu'à l'Alsace, avec mmh. une dégradation orageuse sur la frontière belge et luxembourgeoise. On a des températures de 16, alors à 26 degrés. C'est vrai qu'on est très, très tranché, pendant toute la semaine, entre la moitié nord et la moitié sud. Tout ce qui est, euh, on va dire, à partir de la Provence, jusqu'au Pays Basque et jusqu'à la Côte d'Azur, le Midi Pérénée et tout ça, ça, Vous allez avoir des températures oui. de saison Ça va ailleurs beaucoup beaucoup moins, parce que nous restons sur des conditions euh, météo assez euh, troublées, et il est vrai quand même que Météo France n'a pas un indice de confiance extrêmement élevé mm -hmm. on, on était hier soir, j'ai fait très tard cette météo euh, on était autour de 3 à partir de mardi, donc ce qui veut dire qu'on a oui. des chances qu'il soit... d'ailleurs quand on revient sur les prévisions qu'on donnait euh, la semaine dernière, on n'a bon, enfin, pas été très bon enfin, on n'a pas été très bon, c'est pas nous hein. Non, météo on a France, juste... Euh, mais nous, mais on, euh, on sent l'instabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Météo France n'arrive pas à donner des des prévisions oui, on va dire mais parce que, fiable à quelques jours quoi parce que nous avons deux très grosses masses d'air mais oui une froide qui vient de l'Atlantique et une chaude évidemment qui monte du sud mais qui se retrouve plus sur l'Europe de l'Ouest, et qui se oui qui confronte, se fight. et qui <rire> non non mais et qui se confrontent juste au-dessus de nous alors en fonction des vents, et qui sont faibles les vents, eh bien, normalement, on devrait avoir des, dé des déplacements. Mm -hmm. Mais pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Donc, en fait, on est toujours comme ça. Et comme la température, quand même, vu le soleil, il est présent, même si on le voit pas. Donc, il y a un réchauffement. Et donc, ce réchauffement génère aussi des instabilités orageuses. Et on va être encore, pendant toute la semaine, dans cette configuration orageuse. avec moins d'eau, des... visiblement, non Avec moins d'eau, je ne sais pas, parce que sous les orages, mm -hmm. il peut parfois tomber très fort. Alors bien sûr, ça, ça devient local, mais pour ceux qui malheureusement ah, qui sont sous, euh, sous ce pas, pas terrible. Pas terrible. Euh, et, et donc on va avoir des nuits plus douces euh, maintenant, euh, avec jusqu'à des 20 degrés en, dans la nuit euh, dans, dans le sud. Et lundi, on devrait avoir un peu de soleil dans toutes les régions, mais avec une, humilité, une humidité persistante toujours dans la moitié nord, ce que je disais, vent faible et instable et puis dégradation à juste de l'île de France à la jusqu'au nord en revanche, grand beau temps dans le sud, 23-26 degrés, mais mmh. votre Corse chérie, euh, mon cher François, 22 degrés seulement, c'est frisquet, pour, ouais, frisquet pour, pour, la pour la Corse. La radion, sûr. Euh, donc, on, on aura aussi une soirée assez humide du côté de aux Pyrénées. Donc, au côté jardin, bah, si vous êtes dans le sud, vous, vous allez pouvoir jardiner euh, dans des très très bonnes conditions. En revanche, nos régions du nord de la Loire restent très très imprégnées d'humidité. Alors, inspectez les plantes, on va en parler tout à l'heure, parce que là, il y a vraiment des risques de maladies cryptogamiques, mais tant qu'il pleut, de toute façon, vous pouvez pas intervenir vraiment, parce que ça ne sert à rien. Traiter, ça va être lessivé par l'eau donc on est un peu, peu embêté ouais, même, même très embêté après mardi, il devrait brûler pratiquement partout au petit jour alors on aura des températures assez agréables hein, de 22 à 24 degrés en moyenne mm -hmm. mais qui vont encore se transformer en orage de la Normandie à l'Alsace jusqu'au Lyonnais donc toutes les régions seront arrosées mardi un peu de soleil et donc à euh, ce moment là on va être un spectateur de son jardin et puis euh, mercredi, bah, dégradation orageuse, jeudi normalement On oui, devrait avoir du journée, partout ouais. et retour des et gros retour orages des orages. Mais, mais après, on, grand... tombe, mais on tombe à des indices de confiance qui sont, sont faibles. Mais euh, pour le jardin, nous ne sommes pas dans des conditions très favorables pour pratiquer sûr. le jardin. Non, non, c'est Parce clair. que c'est détrempé. Non, et puis ça donne pas envie. Euh, voilà. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de faire des potées. Euh, parce que c'est plus facile à maîtriser. Hein. Oui. Donc, euh, si vous voulez des aromatiques, même alors nous, on a planté quand même des tomates, euh, je peux vous dire que ça pousse, hein, parce qu'il y a quand même ça. Mm -hmm. L'eau et une relative douceur, c'est extrêmement, extrêmement favorable rouge. au ouais. développement foliacé. Alors après, bien entendu, ça vous fait des tiges très tendres, mm. un peu molles, et dont les pucerons et autres se régalent, mais ça pousse. Et donc, si vous voulez des, ar des aromatiques, si vous voulez même faire des... Alors J'ai oublié de dire... Attention, c'est la fête à la limace. Eh oui. Nous, on avait planté quelques petites salades, même dans des pots. Mm -hmm. Les limaces <rire> euh, se sont régalées. Ah ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette météo du jardinier, le 32-16, jardin-rmc.fr. Tout à l'heure, entre 7 et 8, on va parler des conditions extrêmes. Euh, dans le jardin, hein, que ce soit évidemment les inondations qu'on a pu vivre dans certaines régions cette semaine, mais aussi euh, l'aridité, la sécheresse, euh, on en parlera avec Patrick et nos invités. A tout de suite après la météo. Non, pas, on revient dans un instant. La météo, les infos, c'est dans un quart d'heure. Restons calmes. Et dans un instant, on aura Jean-Pierre qui va nous parler de ses rhodos. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.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 Voilà, 6h48, le retour du week-end des experts et c'est toujours, bien évidemment, le jardin. Notez que dans une dizaine de minutes, on retrouvera la météo et les infos de cette heure. On poursuit avec vos questions. Priorité pour joindre patrick Mulan ce matin, le 32-16 ou jardin@rmc.fr. Jean-Pierre est là. Bonjour oui, Jean-Pierre. Bonjour Bonjour. bonjour. bonjour Jean-Pierre. Bonjour, je voulais un renseignement s'il vous plaît. Voilà, j'ai acheté 2 euh, rhodos il y a 2 ans environ. Et bon, ils sont en pot, puis il y a l'un des oeufs qui fleurait plus. Et euh, j'ai jamais eu de problème avec celui-là, puis euh, donc là, il fleurait même plus. Et puis les feuilles, vous savez, ils sont couleur jaune, jaune couleur vert un peu. Mais celui-là, il fleurait plus. Ils sont dans deux pots différents euh, Oui. Donc vous les avez mis dans quoi Dans de dans, dans la terre de brouillard pure terre de bruyère pure et puis euh, un petit euh, fond de gravillon vous savez en dessous Brine. et ouais. puis bon bah celui-là euh, je sais pas ce qu'il a alors... bon euh, s'il si, a quand même une décoloration du feuillage ça veut dire oui. que il est pas dans la terre absolument formidable c'est à dire que faut faire attention sur ce que l'on achète sous le nom de terre de bruyère dans le commerce oui. vous avez de la terre de bruyère véritable c'est marqué et vous avez de la terre dite de bruyère La terre dite de bruyère, c'est en fait souvent euh, du sable avec de la tourbe blonde et ça vaut ouais. pas, ça vaut pas grand chose. Euh, donc euh, moi, dans votre cas, je ferais un rempotage. Il y a, y a pas, y a pas d'autre solution parce que un, un jaunissement comme ça, ça veut dire que la plante elle est pas dans des conditions de, de terre qui lui plaisent. Alors vous allez me dire peut-être que l'autre a été planté dans le même terrain ouais, et ouais, que bah, ça oui. fonctionne. Alors il y a une autre solution aussi, c'est simplement déplacer le pot. Hein. Moi je, ça, j'insiste vraiment là-dessus sur ouais. une Une plante qui montre des symptômes de croissance délicate, de... elle n'a pas l'air d'être très très bien, et qui se trouve dans un endroit que vous lui avez imposé, c'est une plante qui vous dit, j'aime pas trop bien être à cet endroit-là, je voudrais bien passer ailleurs. Donc il suffit parfois de déplacer d'un ou deux mètres, parce ouais. que si ça se trouve, votre dos, il est dans une sorte de... Passage d'air que vous, vous maîtrisez pas, puisque, évidemment, vous êtes pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an plantés dans le même endroit. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c est, c est, parfois, c'est rien du tout. hein Mais euh, ce qui me gêne un peu, c'est quand même cette décoloration. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer le pot, ouais. peut-être rapprocher, d'ailleurs, de de l'autre. ça Oui, ouais, en plus, sont pas loin de l'autre, hein. Oui, mais pas loin, pas loin. un mètre ça suffit C'est-à-dire, ouais. euh, moi je les mettrais l'un à côté de l'autre vraiment ouais. et puis euh, achetez un engrais rhododendron euh, ou un engrais plante de terre de bruyère et ouais. apportez lui un petit peu d'engrais pour, mais pas pas trop, hein, ah euh, simplement pour l'aider pour un peu et puis vous regardez ce que ça donne si euh, les symptômes persistent, euh, ouais. bah, à ce moment là il faudra le rempoter d'accord, ok je vous remercie pour cette euh, réponse Et une autre deuxième question oui. s'il vous plaît Voilà, okay. on euh, donc là j'habite dans le Loiret Donc avec toute la faute oui. qu'on a eue euh, Bon moi j'avais repiqué euh, Vous savez des courgettes et euh, tomates oui. Et je voulais savoir si par la suite Il y aura des complications ou pas bah, Il va y en avoir, on va en parler pendant toute la, de, la deuxième heure Donc restez à l'écoute On oui. va vous donner les réponses non, mais il est bien évident que sur des plantes qui sont très herbacées Et surtout très riches en eau dans leurs tissus oui. Notamment comme les cucurbitacées Si elles ont été immergées, il va y avoir quand même quelques dégâts. Mais pour l'instant, je dirais wait and see, c'est-à-dire que on ne prend pas de mesures drastiques avant même que les symptômes se soient vraiment déclarés, parce qu'il y aura quelques miracles, la droite à gauche, et donc il faut laisser la nature faire les choses et regarder d'abord. Mais on peut s'attendre quand même à avoir quand même certains problèmes. Mais on va consacrer toute notre heure qui va venir à ce sujet. Oui. Ça sera tout à l'heure entre 7 h et 8 h D'ailleurs, vous avez été victime d'inondation dans votre petit jardin, dans votre grand jardin, vous ne savez pas quoi faire, euh, quels sont, voilà, est-ce qu'il y a des gestes de secours en fait voilà. euh, Que faire Eh bien, dès maintenant, vous pouvez nous appeler. On en parlera longuement tout à l'heure avec Patrick et nos invités. Ça sera entre 7 et 8. Vos questions 32-16. Et à l'inverse aussi. Oui, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'eau et que vous voulez adap adapter votre jardin, eh bien, nous avons les experts pour ça. Voilà. Euh, encore une fois, vous le savez, vous avez la parole. Vous pouvez aussi nous joindre par mail jardin@rmc.fr. Euh, nous avons Isabelle qui est là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bienvenue Isabelle. Oui, voilà ma question. Euh... Voilà, depuis le mois de avril, euh, j'ai mon Olivier qui, qui enfin les rapport. feuilles tombent. Et voilà, euh, jusqu'à présent, ça allait bien. Il était dehors. Seulement, nous avons eu euh, Un petit souci, parce que là, je suis donc en appartement et il y a des travaux sur le balcon et ils nous ont demandé de retirer tout ce qu'il y avait. Alors là, depuis le, le mois d'avril, il est à l'intérieur et depuis, à partir de ce moment-là, les feuilles tombent. <rire> Ah ben ça vous pouvez rien y faire, c'est normal. Hein. Un, olivier normal. Fa... Ben, un olivier, bah un olivier, c'est fait pour aller dehors. Euh, ça, oui. de... donc, dans la maison, il va pas. Il vous dit, euh, il perd ses feuilles parce qu'il sent mal. Il est dans de mauvaises conditions, tout simplement. Et en plus, je vois sur votre euh, votre fiche que vous a... vous l'avez mis en même en même temps avec un palmier. Bah ouais, mais ça se fait pas non plus ça. Ça se fait pas Ah non. ouais. Non, non. Ça vous avez tout faux, je suis désolé. Ah ouais, d'accord, d'accord. Non, non, mais non. On... Olivier, olivier c'est dehors, dehors, dehors, dehors. Oui. Euh, bon, alors c'est vrai que euh, si vous êtes dans une des régions où il y a eu euh, toute, cette, toute cette eau, euh, ça leur fait pas non plus pla plaisir. Je dirais que l'eau, elle est presque plus dangereuse pour la survie de l'olivier que la sécheresse, c'est sûr, mais que le froid. Mm -hmm. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on mais... fait si on a un olivier euh, à Paris, là en ce moment, qui se fait arroser tout le temps On n'a rien à faire. Bah oui, on se Ah moment... non, moi je ne suis pas à Paris. Hein. Vous êtes où? Non, non, je suis en Bretagne, moi. Oui, alors, bah, en, en Bretagne, souvent, ce que vous avez, c'est quand même de l'air humide. Euh, donc, oui. euh, cet air humide n'est pas non plus extrêmement favorable à l'olivier, euh, qui est quand même une plante de zone méditerranéenne, oui, oui, où, oui, en oui. général, il y a de la sécheresse. Bon, mais c'est pas ça qui va, le, qui va le tuer. Là, dans votre cas, c'est l'appartement. L'appartement, il a pas assez de lumière, euh, oui. et euh, il a pas assez d'air, il n'est pas, pas bien. Oui. Euh, donc euh, ap Après, si, si les travaux si les travaux persistent pas trop longtemps, et que vous pouvez le ressortir euh, ra rapidement dans les jours qui viennent, euh, bon, il n'y aura pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'il va redémarrer, mais euh, sinon il faut essayer de trouver un endroit où vous pouvez le mettre à l'extérieur, ça c'est indispensable ouais, D'accord, justement les travaux vont bientôt se terminer, donc il va pouvoir euh, retrouver sa liberté Ah oui, oui, oui, oui. Euh, sa mais, liberté bien, et respirer. Il faut, il faut, <rire> voilà, il faut essayer de le mettre le, le plus au oui. soleil possible c'est oui, vraiment oui. des plantes de plein de plein soleil, c'est des plantes qui poussent quand même sur des coteaux des collines, mais qui sont très ensoleillées assez arides, avec un sol très oui, oui. très drainant, en plus peut-être que vous l'avez pas mis non plus dans un sol qui convient parce que là, vous l'avez planté avec un palmier dans quoi Dans du terreau euh, Non, avec ju justement euh, du terreau pour plantes méditerranéennes. Mais oui, mais... Le... mais non, mais ça ne va pas. <rire> je, suis ah. d... non, mais je suis désolé, bah, bah, ça, ce n'est pas de votre faute. Mais euh, l'olivier, ça ne pousse pas dans du terreau. Même si on vous vend euh, dans le commerce des substrats dans lesquels il y a marqué euh, plantes méditerranéennes, oliviers, etc. Parce que ça, c'est pour faciliter, si vous voulez, le terreau la culture dans des jardins urbains où les gens n'ont pas accès à la terre, etc. Mais l'olivier, je le dis presque toutes les semaines, c'est une plante qui pousse dans des terrains mais d'une pauvreté invraisemblable, et oui, et oui. dans des caillasses. Mmh. C'est pas fait pour pousser dans du terreau. Donc il faudrait, au pire, quand vous avez un olivier à mettre en pot... Vous Il faut mélanger des, des cailloux, des gravillons calcaires, en plus, avec le terreau. Parce que le terreau, en général, le, le pH, il est légèrement acide, ou même parfois très acide, et ça va à l'encontre des besoins de l'olivier. Donc euh, oui, on, mmh. on a vraiment là on est on est euh, tout faux quoi. Voilà, je suis désolé. Faut bon. tout recommencer. Ouais. <rire> et là mettez-le dans de la terre et, et en, en Bretagne, vous avez une terre qui est plutôt acide. Donc mmh. ajoutez des, des cailloux euh, calcaires, des, des oui, des gravillons de marbre etc enfin de blanc euh, dans votre sol et de la chaux, vous pouvez ouais. choler euh, le sol de manière à ce que la plante elle se retrouve dans des conditions qui, qui lui ressemblent. Et on le disait que si on est à Paris, euh, les oliviers en sont plutôt à l'abri. Si on pour peut, pas avoir, bien, pas entendu, se prenne trop bien entendu. Sur la tête. Si, vous, si vous avez un au oui, ça c'est l'idéal pour idéal. leur éviter d'être complètement détrempés. Actuellement, nous faisons euh, chez nous euh, une espèce d'expérience en ayant laissé effectivement l'olivier euh, dans la situation on, où on le met habituellement. Donc oui. il est exposé à la lumière, mmh. mais il est dehors. Je n'ai pas de symptômes... Euh, on avait fait un bon substrat euh, sableux, poreux, etc. Oui. Pour l'instant, Olivier, euh, même il a toutes ses fleurs qui vont arriver, il est plutôt bien. Et le vôtre, mon cher François Ah, J'ose vois... même, même pas aller le voir J'attends ah oui. non, non, je, je... Il rentre dans l'appartement François et il reste clos <rire> parce qu'il fait un temps <rire> Patrick On revient dans un instant la météo des infos Et puis euh, on attaquera notre deuxième partie Dédiée au jardin Et on va s'intéresser au jardin face aux conditions climatiques extrêmes Ça tombe bien Euh, alors évidemment, on va parler de l'eau, de, de, des inondations, mais aussi de la sécheresse. Mais de la sécheresse. Je voulais hein dire que toute l'actualité est sur la page Facebook. Voilà, votre jardin sur RMC, la page Facebook, vous cliquez sur j'aime bien sûr. Pour retrouver toute l'actu, on revient après la météo et des infos de 7h. A tout de suite.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 10 euros en pré-vente, 15 euros sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Et c'est l'heure de la météo, la météo de votre week-end avec Yasmina Adila Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. On a toujours ces 13 départements placés en vigilance orange pour des risques d'inondation, les départements d'Île-de-France ainsi que le Loiret le Loiret-Cher, l'Indre-et-Loire l'Indre -et, -Loire, et le Cher des départements auxquels devraient s'ajouter dans la journée, des départements à l'ouest du pays notamment ceux de la Normandie Alors les crues, la Seine atteint son pic maximal de 6 mètres mais la scène ne devrait plus monter en tout cas c'est ce qui est prévu pour la journée en ce qui concerne la carte météo des nuages à temps très instable beaucoup de nuages sur une large moitié nord du pays, partout ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies, temps très gris notamment ce matin entre les Ardennes et l'Alsace euh, si vous êtes près des côtes atlantiques auprès du pourtour méditerranéen, vous aurez du beau temps tout au long de la journée ainsi qu'en Corse quelques orages prévus euh, avec de la grêle notamment sur les événements, ou encore le midi toulousain serait plutôt pour cet après-midi, côté tempère température de saison entre 11 et 18 degrés ce matin, 11 à Caen, à Rouen-Henriac, 13 à Paris, 18 à Nice et puis cet après-midi entre 15 et 25 degrés, 15 à Paris, 20 à Clermont-Ferrand, 21 à ligne, 24 à Bordeaux et 25 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine.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 Voilà, le week-end des experts revient dans un instant, il est 7h01 sur RMC, toute l'actualité Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, 30 ans que les parisiens n'avaient pas vu tant d'eau, la Seine a atteint son pic cette nuit, 6 mètres 10 à Paris, la décrue amorcée semble-t-il décrue très très lente. Dans le journal, nous serons justement avec les parisiens touchés par les inondations, avec les agriculteurs également du sud de Paris qui constatent les dégâts. Et puis le décès cette nuit d'une icône, peut-être le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans. 7 h 1 sur RMC, bonjour à tous We'll yeah. be yeah. Et avant de revenir sur les crues à Paris et en île de france cette information, donc cette information de la nuit le décès du boxeur Mohamed Ali 74 ans, il souffrait depuis une trentaine d'années de la maladie de Parkinson Barthélémy Bolo, le mot n'est pas faible c'est une légende qui s'est éteinte cette nuit ouais, est le plus grand boxeur de tous les temps les qualificatifs, Mancassus Clay rebaptisé Mohamed Ali après sa conversion à l'islam a régné sur la catégorie reine des poids lourds, champion olympique en 1960, triple champion du monde il a construit sa légende avec des affrontements inoubliables, on se souvient notamment du combat du siècle face à Joe Frazer et surtout son opposition mythique à Kinshasa en République démocratique du Congo contre George Foreman en 1974 victoire après avoir épuisé son adversaire. Ali était également politiquement engagé, il avait par exemple refusé de participer à la guerre du Vietnam ce qui lui vaudra 3 ans et demi de suspension cela faisait 38 ans que Mohamed Ali avait raccroché les gants, une carrière terminée par une défaite face à Trevor Berbick un boxeur qui restera à jamais dans l'histoire en 1999, le magazine Sports Illustrated, la, compte, pas, la couronnée sportive du siècle. Et les précisions directes ce matin de Barthélémy Bolo, évidemment, on reviendra sur le décès du boxeur toute la journée sur RMC. Et si à Paris, la scène semble se calmer un peu, c'est vers l'ouest parisien que le regard se porte ce matin. Les services de sécurité les habitants sur le qui vive dans les Hauts-de-Seine, notamment la crue, pourraient faire des dégâts jusqu'en Normandie. En attendant, nous sommes à Rueil-Malmaison ce matin. Claire Andrieux, vous êtes en direct sur Place Claire, là où la Seine est sortie de son lit. Oui, ici, effectivement, ce ne sont pas seulement les quais hein, qui sont euh, inondés. L'eau s'est avancée doucement, progressivement, mais sûrement dans les rues. Ce matin, des habitants de Rueul défilent ici pour prendre en photo ce spectacle peu commun. Et mais il y a aussi des dégâts dans plusieurs habitations. La mairie a installé un pont métallique à 2 mètres de hauteur. Pour les habitants de rentrer dans leur propriété, j'en ai vu sortir, eh bien, alors, plus... Claire Andrieu. quelques problèmes de connexion du côté de Roy-Malmaison. vous retrouvera, Claire, évidemment, dans le journal du 8h pour plus de détails sur la situation dans l'ouest parisien, dans les Hauts-de-Seine. Alors, à Paris, la Seine a atteint cette nuit les 6m10. A priori, le pic de crue, il était 2h euh, cette nuit. Depuis, la hauteur semble se stabiliser. Quelques coupures d'électricité dans le 13e arrondissement. Mais c'est dans le 16e dans le 16e arrondissement que l'eau s'est sérieusement infiltrée dans certains logements, Constantin de Vergène. Dans le couloir qui mène aux appartements, d'immenses flaques d'eau. À l'intérieur, toutes les fenêtres sont barricadées. Mais la pression est telle que les jointures lâchent peu à peu et l'eau coule en continu. Joao est le gardien de l'immeuble. Là, à l'extérieur, on a plus de mètre m d'eau. Ça fait peur parce que vous êtes là, c'est... C'est une marée qui est devant vous. Hein. Là, si si euh, si on avait l'occasion de pouvoir ouvrir, je peux vous dire, ça vous ferait peur. Ça vous ferait... Je pense que vous ne voudrez même pas rester dans cette dans la chambre. Hein. Et c'est impuissant qu'il constate des dégâts. Il va y avoir d'énormes dégâts déjà même comme ça. Vous commencez déjà à voir le papier, les peintures, tout, tout tout en train de lever, de se décoller. Les, les meubles par terre, ça va pourrir. On a on a demandé aux gens d'évacuer, donc ils vont dormir aux étages chez des gens qui ont bien voulu les accueillir. Là, ce qu'on voit là, c'est c'est terrible, c'est terrible. Seule solution, installer d'énormes plaques de fonte contre les fenêtres pour tenter d'éviter que la Seine se déverse dans les appartements. Alors les conséquences très pratiques à Paris. Toujours pas de RERC intramuros. Ce samedi, les voies sur Berge restent fermées. Une partie de la 86 aussi porte close devant les musées également. Le musée d'Orsay et le musée du Louvre. Ils sont tous les deux fermés depuis hier et le seront jusqu'à mardi. Plus au sud, l'autoroute A10 reste fermée et ce sont donc 13 départements qui restent en vigilance orange ce matin. 13 départements une partie dans le sud de Paris en Seine-et-Marne où les habitants constatent les dégâts mais aussi les agriculteurs pour qui les terres sont ravagées, Romain Cluzel. Entre les deux champs de Guillaume Pommier, la route est enfin à sec mais les parcelles de blé et d'orge, elles, sont toujours sous l'eau. Normalement, il y a 12 hectares de, de maïs qui étaient jusqu'à présent très beaux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 endroit. Sur le reste du champ, la terre est gorgée d'eau, impossible de l'évacuer. Plus rien ne peut pousser. Même l'année prochaine quand je vais vouloir ressemer, avant même de semer je suis pénalisé à cause de cet excès d'eau de cette mare, de cet étang. Comme Guillaume déjà 15% des exploitants de la zone ont fait une déclaration de perte à leurs assureurs. Le reportage en cinéma de Romain Cluzel les assureurs, justement 600 millions d'euros, c'est l'estimation du coût des dégâts faits hier soir par l'association française de l'assurance. Enfin pour être complet, on apprenait hier également que les intempéries avaient fait une nouvelle victime le décès d'une femme à Montargis dans le Loiret. Son corps a été retrouvé hier dans un jardin. C'est le troisième décès depuis le début de la semaine et le début de l'épisode d'inondation. Pendant ce temps, malgré l'appel du patron de la SNCF, la grève se poursuit dans les transports. Maximum un TGV et un TER sur deux aujourd'hui. Perturbation également sur les intercités, les cheminots en grève contre la loi travail. Il est 7h06 sur RMC. Dernier rendez-vous avant le grand saut France-Écosse ce soir à Metz. Dernière occasion pour les Bleus du football de trouver quelques automatismes. Un peu moins d'une semaine du début de leur euro. Qu'est-ce que Jérôme Roten de la Dream Team RMC attend de ce match que j'attends déjà dans un premier temps euh, la montée en puissance de certains joueurs qui ont été défaillants contre, contre le Cameroun à Nantes avant tout les, les joueurs défensifs Adil Rami, euh, j'attends mieux de Bakary Sagna aussi euh, et puis surtout euh, que le milieu de terrain soit un peu plus consistant et puis après se rassurer tout simplement sur, sur, les, sur les points faibles Et puis sur la pelouse, le retour de l'arme numéro 1 des Bleus. Il s'appelle Antoine Griezmann, l'attaquant français, qui aime les compliments mais qui ne veut pas forcément que les spots soient fixés sur lui ça fait toujours plaisir mais, euh, mais voilà la, pour moi à chaque fois la star c'est euh, l'équipe le collectif et euh, c'est pas un joueur qui, qui fera gagner l'Euro parce que voilà c'est une compétition difficile et, euh, et voilà ça sera grâce au groupe où on ira au bout donc euh, mon point fort c'est pas me, me prendre la tête c'est euh, d'être euh, comme d'habitude euh, non je sais qu'il y a beaucoup d'attentes mais, euh, mais ensuite je vais pas, je vais pas changer mon, mon style de jeu ou ma façon de penser ou d'être euh, prendre du plaisir sur le terrain travailler pour, euh, pour être prêt et, et tout donner pour pour ce maillot et, et pour la France. Donc, euh, c'est sur ce chemin où, où tout me va bien. Donc, j'espère continuer comme ça. Un coup d'envoi, 21h, ce soir, sur RMC, le sport. Aujourd'hui, c'est aussi le tennis. Roland-Garros, finale dame ce samedi. Entre la numéro 1 mondiale, Serena Williams et la numéro 4, Garbine Muguruza. Et puis, du rugby, ce samedi, finale de Pro D2, finale d'accession, donc, au top 14, avec Bayonne face à Aurillac. Bayonne, évidemment, ville de rugby, mais Aurillac n'a rien à lui envier. Julien Tellier, Aurillac, c'est 30 000 habitants. Tous aux couleurs de leur équipe. C'est un immense rendez-vous qui attend le petit club cantalien et les Aurillacois se sont massivement mobilisés cette semaine pour accompagner leurs joueurs à Toulouse. Pour savoir s'il restait des places pour le, pour le bus. Il aurait fallu deux places. En fait. okay. Des supporters ont affrété huit bus, les autres iront en voiture. Rendez-vous à Toulouse pour le pique-nique. André soutient le club depuis 45 ans, il sera au stade parmi 8000 Aurillacois. Ah mais c'est un truc terrible quoi, parce que ce qu'on va vivre là, on ne revivra peut-être jamais, c'est une grande fête. Sous la pluie, les joueurs préparent le plus grand match de leur carrière, le demi de mêlée Paul Boissé et Cantalien de naissance. Quand je vois ce qu'on a eu la semaine dernière et le monde qu'on annonce à Toulouse, je pense qu'on aura droit au même accueil et au même encouragement. Et ça, je ne me fais aucun souci pour nos supporters. En ville, un écran géant sera installé pour suivre la finale. Les joueurs y sont attendus à leur retour dans la soirée le reportage de Julien Tellier et puis je vous rappelle l'information de cette nuit et le décès du boxeur Mohamed Ali 74 ans, il est décédé à l'hôpital à Phoenix, il souffrait de la maladie de Parkinson depuis maintenant une trentaine d'années on revient sur sa carrière, sur la carrière de peut-être du peut-être plus grand boxeur de tous les temps dans nos éditions sur RMC, 7h09 sur RMC, en attendant on parle course François Sorel. Avec un tiers s'écarté Quintepus à Deauville cet après-midi Thomas et Sébastien Arras aiment bien le 2 Running Waters et le 3 Eldac car Brahim Asloum tente un coup de poker cet après-midi avec le 11 Versaline et Laurent Guédard quand elle lui retient le 4 imprimeur et le 15 Macagnotte. Le 2, le 3, le 11, le 4 et le 15. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, deuxième partie de notre week-end des experts jardin, On va parler eh bien, des conditions climatiques extrêmes. Et évidemment, actuellement, des inondations. Que faire si notre jardin a été inondé On en parle dans un instant avec Patrick et notre invité. A tout de suite, c'est RMC. RMC. Baptiste, oui on voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi Voilà.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 Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, d'intrépides charpentiers n'ont qu'une ambition, réaliser des demeures d'exception en bois pour leurs clients fortunés. Plus le défi semble impossible, plus leur motivation est grande. Les constructeurs de l'extrême, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24.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 Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, variété Sirthema ou Lady Crystal selon magasin. Catégorie 1, calibre 35-55. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. C'est rmc 7 7h12. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être avec nous comme chaque samedi et dimanche, le week-end des experts tout à l'heure ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra dès 8h le bricolage de la maison la déco vous le savez chaque samedi 8h heures, 10h heures, on reviendra évidemment sur les conséquences de toute cette eau et que faire si sa maison est inondée Christian Pessé et nos invités répondront bien sûr à toutes vos questions, vous pourrez justement nous joindre à partir de 8h sur ce sujet mais on va rester dans ces conditions climatiques extrêmes dans notre rendez-vous Jardin Patrick ce matin. Voilà, alors bon c'est sûr que c'est plus grave au niveau des conséquences les inondations sur la maison que sur le jardin Bien mais sûr il y a forcément de toute façon des choses qui se passent alors on va parler pas que des inondations parce que pour tout vous dire j'avais prévu d'inviter Arnaud Maurier qui est avec nous et je vais vous présenter Pour parler de son livre qui s'appelle Éloge de l'aridité. Et ça semblait assez logique <rire> oui. en cette saison, où normalement on devrait quand même être plutôt euh, vers l'été, avec le soleil, et, et, etc. Arnaud est un paysagiste, je dirais un paysagiste cosmopolite. Avec son ami Eric Ossard, euh, ils ont vécu un petit peu partout, dans des oui. régions euh, souvent assez arides, comme le Maroc. Et aujourd'hui, ils sont au Mexique. Et c'est pour ça aussi que je pouvais pas changer la date, parce qu'on ne peut pas faire venir un, un, un français mexicain. Comme ça, donc ça tombe bien. Arnaud, bonjour. bonjour Je avec hein. nous. Euh, oui, aujourd'hui t'es au Mexique, donc on, on imagine le Mexique très sec et tu disais non. On, actuellement on a de la pluie, donc il n'y a pas. Ouais, que de C'est un la peu pluie comme chez France. nous. Oui, non, non. De toute façon, l'aridité, euh, c'est pas une absence totale d'humidité. Sinon c'est le désert et là il n'y a rien qui pousse. Donc l'aridité, ce sont des périodes de sécheresse. Donc des, des plantes qui vont devoir supporter plusieurs mois euh, sans eau, mais à d'autres moments, bah il pleut et le Mexique est sous climat tropical, donc on arrive dans la saison des pluies, cette année en plus avec El Nino, cette saison est, est glorieuse puisqu'elle a commencé donc, dès la fin du mois de mai et jusqu'à la fin du mois de septembre, eh bien on va avoir beaucoup d'eau au Mexique et les cactus apprécient beaucoup. Ah, voilà. Donc ça, ça, ça va être déjà quelque chose, qui <rire> une sorte d'idée reçue que l'on va abandonner. Est-ce qu'on peut dire que le climat méditerranéen est un climat aride Oui, absolument. À partir du moment où, on, où il y a plusieurs mois euh, sans, sans eau, euh, et que ce, ce phénomène se renouvelle tous les ans, oui, oui, on est dans un climat aride. Le climat aride recouvre à peu près 40% des terres émergées de la planète. Ah oui, donc c'est pas, c'est pas rien du tout. Alors tout à l'heure, justement, on avait euh, une auditrice qui nous parlait euh, de son Olivier, et moi j'avais tendance à dire que euh, des plantes, justement, méditerranéennes, donc de régions, on va dire un peu semi-arides, faut pas exagérer quand même, euh, sont plus fragilisées par l'humidité que par le froid, en fait. L'eau peut être un danger pour, pour certains végétaux. Oui, bon, pour beaucoup de végétaux, je dirais presque pour la plupart des végétaux, à part les végétaux aquatiques, euh, avoir trop d'eau, ben ça asphyxie les racines, tout simplement, et les végétaux meurent. Et, et effectivement, la plupart des, des plantes méditerranéennes, euh, comme l'olivier, demandent des sols excessivement drainés, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'eau, il faut que l'eau s'évacue très très rapidement. C'est vrai qu'on on a beaucoup de témoignages d'auditeurs qui nous disent, je comprends pas, j'ai ma plante qui dépérit, etc. Pourtant, je l'arrose souvent. Oui, <rire> mais, trop souvent. Mais, mais voilà, mais c'est ça. On a, on a eu ce, le cas ce matin avec un figuier aussi, que, figuier qui est aussi une plante qui résiste bien à la ah oui, ça, ça peut vivre dans la caillasse absolue, sur des falaises verticales, mm -hmm. où il n'y a pas donc de stagnation d'eau. Et, euh, et je, sais pas, je plaisantais à peine en disant que les cactus veulent de l'eau, oui. puisque les cactus ont besoin d'eau aussi, à certains moments. Oui, parce souvent... qu'ils sont gorgés d'eau, il faut bien qu'ils en aient à un moment voilà, donné. Et, et c'est souvent le facteur Température et humidité qui est important. C'est-à-dire, on peut arroser beaucoup et donner beaucoup d'eau s'il fait chaud, faut, ouais. et par contre, s'il fait froid, il faut arrêter euh, mmh. tout arrosage. Et euh, par exemple, un olivier, eh bien, c'est vrai que s'il est dans la région parisienne, euh, bah, il va souffrir parce, qu parce un que l'hiver va... est, est, est frais et humide. Ça voilà. ouais, ouais, va ouais, dit bon. Patrick pour rebondir un petit peu avec l'actualité oui, euh... de, de, de voilà des inondations et de toute cette eau qu'il y a sur la région parisienne. Est-ce que Malgré tout, il ne faut pas arroser certaines plantes qui, euh, eh bien, en ont besoin parce que on peut imaginer qu'un arbre, par exemple, ne va pas être arrosé malgré tout parce que ses feuilles vont le protéger. Euh, euh, si s'il est en pot. Enfin, euh, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on touche que... pas, on arrose pas. Ah non. Enfin, <rire> il y, y, y a que les plantes en pot qui ont une couverture végétale oui. qui recouvre entièrement la surface du pot, pour lesquelles on pourrait éventuellement. Se aller quand même regarder si... Si c'est pas trop sec. Voilà. Mais enfin, avec ce qui est tombé <rire> ces derniers temps, ça m'étonnerait. Moi, j'en ai quand même beaucoup de plantes en pot. On regarde ça en permanence. Oui. Actuellement, je peux vous dire, bon c'est dommage pour mes amis qui fabriquent des arroseurs, mais c'est au repos. Hein. Actuellement, <rire> les tuyaux, oui, et les tout ça, c'est un peu... Euh, ça dit, on, on fait des économies d'eau. Oui. On peut dire ça comme ça. Mais Arnaud disait quelque chose important sur lequel je voudrais qu'on rebondisse. C'est que donc les plantes, quand elles sont sur ou submergée, elle meurt. Donc, que va-t-il se passer dans les jours, enfin oui, dans les semaines qui viennent, par rapport à ces terrains très nombreux qui ont été euh, recouverts d'eau euh, et dont la végétation, évidemment, va avoir souffert Qu'est-ce qui va se passer bah, Ça dépend, mais ça peut être grave pour certaines plantes qui vont effectivement euh, périr à mmh. cause d'un excès d'eau. C'est-à-dire que si l'eau s'évacue rapidement, il n'y aura aucun problème. Au contraire, ça va... Ah Par exemple, on va profonde... prendre un, po un pommier ou un poirier ou un cerisien, à fruitier normal. Ça, ça peut tenir combien de temps dans, dans l'eau sans gros dégâts Quelques jours, mais peu de temps. Oui, je, je sais, sais pas exactement une semaine, une semaine, maximum, semaine maximum on va dire maximum. Voilà. Ah oui, ah. après il y a vraiment asphyxie mmh. et on va voir les, les feuilles devenir toutes flétries et, et malheureusement Mais est-ce qu'on qu n'a pas quand même intérêt à être un peu modéré et se dire bon globalement on va quand même leur donner une chance euh, pas se mettre tout de suite à la tronçonneuse et se dire je bon, vaut mieux attendre le coup de la tronçonneuse effectivement voilà, mais euh, mais... quand on est jardinier en général on quand même on, on est modéré, on laisse passer mmh. un peu de temps, bah, il faut modérés. laisser passer une saison de toute façon. Voilà. On ne euh... sait jamais euh, et puis bon avant que ce soit quand même une, une catastrophe pour nos jardins, c'est rare On revient dans un instant, messieurs, 7h18, euh, on évoque le jardin, l'aridité dans, dans le monde du jardin, mais aussi aujourd'hui, puisqu'on rebondit sur l'actualité, le trop-plein-d'eau. Vous avez des questions sur ce sujet, le 3216, n'hésitez pas, hein, nous avons de vrais spécialistes qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Ça se passe au 3216 et par mail jardin@rmc.fr Vous nous joignez par mail, n'oubliez pas le, votre numéro de téléphone. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.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 à partir de 340 euros pour toute la famille. 7 jours en appartement, 4 personnes plus carte multi-loisirs pour tous. Piscine, fitness, randonnée, tir à l'arc, tennis, sport jeune. Plus de 20 activités à volonté. Réservation et conditions de l'offre sur lesmenuirs.com Chérie, vite, elle est revenue. La carte 10-10 Bricorama Oui, à nous les 10% de remise immédiate sur tous nos achats jusqu'au 28 août et pour seulement 10 euros. 10% de remise sur tous nos achats jusqu'au 28 août chez Bricorama oh, J'adore Bricorama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 RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. 7h21, le retour du week-end des experts. Le jardin jusqu'à 8h avec Patrick Mulan et nos invités. On évoque ce matin les conditions climatiques un peu extrêmes, hein voilà. alors que ce soit la sécheresse, mais aussi en ce moment le trop-plein d'eau. Et puis essayer d'adapter un peu le jardin avec oui. ça. Donc on disait nos invités, puisque Pierre-Alexandre Risser vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc euh, Pierre-Alexandre, donc paysagiste, vous le connaissez, il est déjà vu plusieurs fois, et puis organisateur donc de du salon Jardin-Jardin qui se déroule actuellement aux Tuileries. Et Pierre... Magnifique euh, rendez-vous. On parlait des conditions climatiques. Là, ça a été dantesque pour le montage. Pour le montage, c'était un petit peu difficile. Et euh, ce, qui, ce qui est beau, c'est que finalement, euh, bah, on voit que les plantes résistent. On voit que bah, les jardins sont beaux. Euh, il manque un petit rayon de soleil, hein, bien sûr. <rire> Mais, euh, et tout ça s'est fait euh, dans la joie et dans la bonne humeur. Et tous les invités des soirées de mercredi et jeudi aussi euh, ont été extraordinaires. Il y a eu beaucoup de monde et tout là ça s'est fait vraiment euh, c'est vraiment des gens du jardin. alors Est-ce qu'on conseille à nos éditeurs de mettre quand même euh, des, des petits sabots ou des bottes pour venir ou ça ça tout essuyer euh... ça a essuyé mais ne venez pas en escarpins voilà. s'il vous plaît. <rire> évitez ça, évitez ça. venez venez quand même à, Donc, dans mesdames le mettez des chaussures ou des bottes euh, normal voilà, parce viens. que c'est très sympa et notamment notamment le jardin qu'a fait Pierre-Alexandre. Alors je sais que Pierre-Alexandre aime bien aller en Angleterre, voir le Chessifaurosho, etc. Mais il commence à arriver au même niveau que nos amis anglais. Ah et ça, c'est un vrai coup de chapeau. <rire> ben, il a fait un petit jardin vraiment mignon. Et puis à côté de, de lui, il y a aussi un autre jardin que j'ai adoré, avec un, un paysagiste qui a remporté un prix. Et son jardin, c'est un jardin où on a l'impression que l'espace n'existe pas, c'est-à-dire qu'on voit une, une pergola qui a l'air d'être suspendue dans le vide, comme oui. ça, et puis les plantes tout autour, Non, non c'est vraiment très beau, il y a beaucoup de choses à voir à Jardin-Jardin, donc on parlait un peu de, du climat avec Arnaud, d'ailleurs qui dans son livre dit, le jardin sans arrosage est un mythe, n'est-ce pas Bah Oui, parce que toutes les plantes ont besoin d'eau, comme je disais tout à l'heure, sinon c'est le désert, et là il n'y a rien qui pousse, oui. et de toute façon même dans un jardin d'aridité, au début il faut toujours, toujours arroser ça, tous les jardiniers le savent, je crois C'est les, les premiers mois, les premières années qui suivent la plantation où on doit faire attention à bien, bien à arroser et à faire une cuvette autour de, de la plante, etc., pour que l'eau pénètre le plus profondément possible et que les racines, du coup, descendent le plus profondément possible également. Mais euh, ça n'existe pas, un jardin sans arrosage, tout le monde le sait, c'est un mythe. C'est un mythe, voilà, ben, il fallait le dire, hein. il y a des, des choses comme ça, mais toutefois, quand même Pierre, toi tu es un spécialiste des, des jardins urbains et notamment donc des jardins... On va dire hors sol. Euh, dans ces cas-là, euh, l'arrosage est encore plus important parce que les plantes ne peuvent pas envoyer des racines très profondément pour essayer de trouver de l'eau naturelle. Oui, euh, on, on distingue tout à fait, que, comme l'a dit Arnaud, un, un jardin en pleine terre. Euh, bon, il faut que l'eau descende en profondeur, donc on en va arroser beaucoup jusqu'au flacage, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'eau ne, ne soit plus absorbée par la terre. On laisse descendre l'eau en profondeur et on arrose le moins souvent possible. Sur une plante en pot ou un bac, on arrose par très petite quantité, nous on est sur des euh, arrosages de 30 secondes à 1 minute, par contre 6 à 10 fois par jour, oui. de façon à ce que l'eau ne, ne sorte jamais du pot. Ah oui, voilà. il faut pas qu'il y ait de l'eau partout. Voilà, mais... donc c'est donc, deux approches complètement différentes. Après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, la, la, la sécheresse qu'on nous avons eue l'année dernière. À Paris, on a eu quasiment 9 semaines sans quasiment de pluie, enfin sans, sans, sans vraie pluie en tout cas. Et euh, dans mon jardin, il y a des végétaux qui n'étaient pas sous un automatique et l'année dernière... En effet, des plantes qui étaient plantées depuis une dizaine mm -hmm. d'années ont commencé à avoir des signes de de de sécheresse, de, de, de, de sécheresse ah, ouais. qui, qui a fallu arroser. Par contre, une chose qui est étonnante, euh, je fais de la permaculture depuis 2000, 2000, 2000 la parcelle, on l'a mis en 2012, celle qu'on a vraiment mis en permaculture, parce qu'avant on en faisait sans le savoir. Euh, Est-ce qu'on peut et, expliquer ce que c'est Alors la permaculture, c'est de, de mettre différentes couches de matière organique oui. par couche de 10-15 cm. Il faut surtout pas que votre matière organique euh, ait un effet de... s'échauffe. C'est-à-dire qu'il faut euh, qu'elle soit aérée et il faut que la décomposition se fasse par les champignons et pas oui. par les bactéries. Si vous faites un gros tas de feuilles, Euh, au bout de 3-4 jours, la température monte à 60 degrés ou plus et c'est décomposé par les bactéries. Donc là, c'est comme en forêt, mm -hmm. on met des fines couches et on laisse les champignons décomposer. Quand on a un tas un peu important, on plante des végétaux dedans, mais sans, on les plante sur la terre, on les plante dans ce amas de feuilles. Donc on a commencé à planter des végétaux en 2012 et tout ce qu'on a planté l'année dernière n'a jamais eu d'arrosage à Paris et ça a été... Incroyable. C'est un effet que je, voilà, je, les plantes se sont débrouillées. Pourquoi elles se sont débrouillées? Mais là, elles doivent, elles pompent un peu trop, peut-être mmh. aussi, c'est ça? Ah, bah là, c'est ce plein, là, plein d'eau, là. Donc, on va avoir l'effet ah oui. inverse. C'est-à-dire, là, le stress hydrique, euh, on là, va essayer de ça, voir ça, après, euh, ce que l'on peut faire, justement, par rapport aux conditions qu'on a vécues. Si, si je peux encore juste euh, ajouter. Oui, alors rapidement. Très très vous plaît. rapidement, on a fait un essai à la, à la pépinière sur le toit des bureaux. On a mis des plantes depuis deux ans qui mm -hmm. sont sans aucun arrosage. Euh, et on a pris du trachycarpus, de l'olivier, du chêne vert et du besconeria. Euh, l'année dernière, l'année dernière, on leur a quand même fait un arrosage pendant la sécheresse. Autrement, elles seraient mortes. Euh, ah, oui. On revient dans un instant. Météo info bientôt 7h30 sur RMC et on repart dans ce rendez-vous jardin avec nos invités à tout de suite.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 Jean-Paul Incroyable Ça fait longtemps qu'est-ce que tu fais maintenant Bah, je suis là. Chez Volkswagen Oui, depuis 15 jours. Bah, t'étais pas prof de maths Si, enfin. Mais tu fais quoi chez Volkswagen Bah, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir.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 Et avec Yasmina, d'il a enfin un point sur la météo de ce week-end. Bonjour Yasmina, ça pas l'air fameux, fameux C'est pas fameux, fameux, mais on a quand même de bonnes nouvelles. C'est que la décrue commence, en tout cas, elle s'amorce un petit peu. On a toujours quand même ces départements, Vigilance Orange, 13 départements, les départements donc d'Île-de-France, plus le Loiret, le Loire-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher, Loire, Vigilance Orange, donc pour des risques d'inondation. On continue de vérifier et de surveiller, en tout cas, cette crue qui commence à s'amorcer. Le ciel. On aura une alternance de nuages et d'éclaircies. Ça restera un temps assez instable aujourd'hui sur le pays. Temps très gris, notamment sur les Ardennes, l'île de France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace. Dans l'après-midi, ces nuages et ces pluies vont gagner le centre du pays. Partout ailleurs, c'est un mélange d'éclaircies et de nuages. Si vous êtes près des côtes atlantiques, près du pourtour méditerranéen et de la Corse, vous aurez un très beau temps tout au long de la journée. Attention, quelques orages accompagnés de grêles. Ça restera assez local sur les Cévennes ou encore sur le midi. Toulousain Côté température de saison, entre 11 et 18 degrés. 11 à Caen, 13 à Paris, 18 à Nice. cet après-midi, on attend entre 15 et 25 degrés. 15 à Paris, 19 à Metz, à Biarritz, 20 à clermont ferrand La Rochelle 21 à Lille et 25 à Marseille. Et puis pour demain, on aura normalement de très belles éclaircies, en tout cas à l'ouest du pays. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, 7h30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 7h31 sur RMC. Vous êtes avec François Sorel et Patrick Mulan. Votre jardin. Merci. Thomas, prochain point sur l'actualité, ce sera à 8h. Le jardin, en effet, revient dans une minute. Le 32 16 pour nous joindre à tout de suite. RMC. Jusqu'à 8h. Votre jardin. votre jardin. Patrick Mulan. François Sorel. Voilà, 7h32, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, hein, Patrick Bien sûr, on va revenir sur les inondations qui frappent pas mal de régions, en tout cas dans le centre de la France et au nord. Euh, Peut-être se poser la question de savoir s'il si, euh, y a quelque chose à faire. Euh, oui. On imagine, on a vu ces images, hein, notamment dans les zones de, de petits pavillons, de maisons qui étaient complètement inondées. On a un petit jardin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou il faut être fataliste Alors moi je voudrais quand même préciser une chose, c'est que c'est des considérations, des configurations exceptionnelles. C'est pas quelque chose d'habituel. Normalement, on a eu là trois fois sur le mois de mai, on a eu trois fois ce qui tombe habituellement dans le mois. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup, mais pas dans toutes les régions par exemple si on prend la Bretagne le Finistère ils étaient plutôt à trois fois moins ouais, ouais. donc c'est pas non plus quelque non, chose de non non c'est pas global bien sûr. Euh, donc euh, là en ce moment on est dans une situation on va dire d'urgence alors mes amis euh, on est là, dans un jardin qui a pris de l'eau de partout, euh, qu'est-ce qu'on fait On attend la décrue. Voilà, euh, oui, il bon. faut laisser la nature euh, faire les choses bien ouais, et Je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à faire. On ne va pas pomper l'eau dans le sol, ni rien. Donc, euh, je crois que... Euh, non, il n'y a pas de solution miracle, hein, euh, dans, dans ce cas-là. Donc, on attend la décrue. Et le, le conseil, c'est quand même de dire d'être patient, je crois, parce qu'il bon, va y avoir, effectivement, des symptômes qui peuvent apparaître, qui peuvent être un peu inquiétants, notamment... Il faut le savoir, je le disais tout à l'heure dans la première heure, les, les symptômes d'excès d'eau sont assez voisins du manque d'eau. La plante, elle s'avachit, elle, elle devient toute ramollie, etc. Donc on peut se tromper un peu. Donc il faut laisser Quand même, euh, la, le temps à la plante de reprendre un petit peu vie. Puis si elle est moche, ben on va quand même laisser le, le temps de voir si elle redémarre un peu. On éliminera ce qui ce qui va pas. Après, il y a peut-être les gazons quand même qui vont avoir une drôle d'état. Ouais, les gazons seront à refaire. Ouais, voilà complètement euh, la plante en fait qu'est-ce qui se passe elle est complètement asphyxiée elle a plus d'oxygène donc c'est comme si vous vous n'aviez pas d'oxygène ouais, donc tout euh, tout meurt quoi. voilà alors après il va falloir tailler certainement les parties qui sont abîmées mais surtout ne rien faire tout de suite les, ouais. laisser laisser mm -hmm. laisser et regarder euh, et comme Patrick disait ce sont des conditions exceptionnelles et on va pas aménager un jardin pour une crue qui va arriver tous les 100 ans tout, voilà, voilà. par contre si on est sur un terrain qui risque d'être inondé on regarde dans sa région où on va voir des endroits où euh, les fleuves montent ou les rivières ont mmh. des crues annuel et on va voir qu'on peut planter euh, des variétés de saules, des amélanchiers, des. Oui, quand des on spinoza, est en Bordeaux, il faut, faut mm, s'adapter aux on, situations on on euh, écologiques, on va dire, mm, du lieu. Et oui, Des oui. nufars, par exemple. Exactement. Alors il y a, y a comme une, une question, c'est sur les potagers, parce que tout, tout enfin, gens, aujourd'hui, c'est la grande mode des légumes, etc. Mm. Bah, a priori, il va falloir recommencer euh, à, à replanter, parce que là, ça va être dévasté. Bah, complètement. Et, et les gens qui, qui, qui, qui connaissent bien le jardin, de toute façon, euh, n'avaient pas planté dans leur potager encore parce que de toute façon euh, il, il, il, a fait, fait il a fait froid jusqu'à jusqu euh, fin mai Ça, ouais. euh, le potager il va faire recommencer la seule chose qu'on peut dire c'est que c'est le fait d'avoir eu tant d'eau pendant un certain temps euh, tous les micro-organismes les bactéries, ça, les petits insectes sont, sont, sont <rire> morts, donc il va falloir réenrichir ré son sol donc ce qu'il faut c'est de bien mettre un tapis végétal un mulch, un paillage, mmh. appelez ça comme vous voulez de mettre du compost en surface de façon à ce que toutes ces petites bestioles reviennent Les arbustes, si par exemple... Euh... Bah les ar... Moi, je pense que les arbustes, là, il faut vraiment leur donner une chance, parce qu'il y en a certains qui, qui vont qui vont revenir, hein, de toute façon. Euh, bon, Mais Arnaud, toi, donc tu as, tu as fait ce livre, Éloge de l'aridité, tu as tendance à dire quand même que globalement, aujourd'hui, on va plus vers des conditions généralement sèches que vers ces... Alors, c'est des épisodes de grande humidité, mmh. mais si on regarde un petit peu, on va plutôt vers de la sécheresse. Oui, enfin... Ça, malheureusement, on peut, on peut pas, on peut pas prévoir sur sur tous les, toutes les zones de, de la planète. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vient, on va vers une période où l'eau devient cher. L'eau est rare, l'eau est chère, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus nombreux, de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc, l'eau est d'abord utilisée pour des besoins domestiques, pour l'agriculture, mmh. donc pour des, des choses, je dirais, essentielles. Alors, Dieu sait que j'aime les, les jardins, mais le jardin n'est pas forcément essentiel par rapport à, à, à oui, la nourriture. C'est toujours quand même quand quand voilà. Euh, voilà. Donc, euh, je crois que la, la, la logique aujourd'hui, elle est de ne plus essayer de faire des jardins contre-climat à contre-climat. C'est-à-dire qu'on a chacun un climat dans sa région qui est bien défini. Bah Et donc, essayons d'adapter la végétation au climat de sa région. Sur ce, sur ce, cet hexagone, on a du mal quand même. Bon, il y a des régions où on sait un petit peu plus sèche que d'autres. Mais par exemple, si on prend on va dire un peu le centre France, on a vécu, Pierre le disait tout à l'heure, l'année dernière, on était plutôt dans une configuration sèche. Là, on est dans une configuration extrêmement mmh. humide. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Bah, si, il y a plein de végétaux qui supportent ça. Il suffit d'aller dans la nature et de regarder ce qui pousse euh, dans les forêts, en, en lisière de forêt notamment où la végétation est la plus diversifiée et, euh, et, et le, le, le problème qu'on a eu euh, dans le monde d'une façon générale, en France en particulier, c'est de prendre ce fameux modèle britannique. Alors j'aime ouais. bien les Anglais, j'ai rien contre Alors, les Anglais. Il se bat contre les Anglais dans, dans son <rire> livre mais c'est quelque chose... Mais non, non, il, mais... dit, il dit attendez, il dit dénoncer l'absurdité de l'herbe verte à tout prix donc c'est terminé, les gazons, <rire> on en fait mais plus. Absolument, pas, le, le gazon ne fait pas le jardin Oui. Il y a plein d'autres choses qui font un jardin. Mmh. Euh, et, et souvent, d'ailleurs, quand on se retrouve, on se retrouve plutôt sur une terrasse que sur un gazon, avouez-le, pour aller déjeuner, etc. C'est beaucoup plus simple. Donc, je crois que le, la logique, maintenant, du jardinier, c'est de dire, ben voilà, regardons ce qui pousse autour, allons voir des pépiniéristes bien informés et essayons d'adopter les végétaux qui vont pousser sous notre climat. N'essayons pas de faire, justement, du gazon à tout prix. C'est ce que tu fais, euh, en oh. général, Pierre Mais... Tout, tout ça c'est du bon sens après ce qu'on peut dire c'est que les conditions météo de toute façon ça sera des extrêmes donc, donc et Donc, de toute façon le réchauffement climatique en région parisienne en France, c'est quoi C'est des hivers doux et des printemps et des étés très pluvieux. Voilà. Ou, très chaud. Nous, ou Ou très sec parfois. Oui, ça va être très sec, mais les dernières c'était sec neuf mm. semaines. Le reste du temps, il a plu tout le temps. 2003, c'était quand même oh. très sec pendant longtemps. Hein. De... <rire> oui, mais c'était tous les douze ans. 2003. Oui. Donc, oui. je veux dire, en France, on n'a pas, on n'a pas, on n'aura pas un problème d'eau. On n'a pas un problème d'eau. Sauf Donc, dans certaines régions. Voilà. Qui, qui un peu dans le midi pyrénéens, qui est dû de, qui, qui, oui. qui est dû à d'autres choses qui non, non, qu est pas le climat hein, c'est qui est dû son utilisation ou changement climat. Ouais. Au jardin, si la seule chose c'est du bon, bon sens. sens pour la pelouse, la chose c'est Vous tondez tous les 15 jours, vous vous occupez de rien, vous laissez pousser la mousse, vous laissez pousser les mauvaises herbes, et au bout de 4-5 ans, vous aurez une prairie fleurie avec des plantes rases que vous n'arroserez jamais. Et par voilà. contre, il faut accepter mmh. ça, et mmh. accepter que s'il fait chaud, vous avez un tapis jaune, qui reviendra tout seul après. Moi j'aime bien ce que disent euh, Eric Ossar et Arnaud Moria dans leur livre Éloge euh, de la réalité, ils disent, le jardin est un espace de plaisir, de liberté, de convivialité, mais comme toute liberté, le jardinier acquiert la sienne par sa responsabilité mmh. et par sa modération. Rosette est avec nous, elle nous appelle au 3216. Bonjour Rosette. Oui, bonjour. Bonjour. Comment que ça va Formidable. Que ça va, ça va bien. <rire> ben, je vous écoute tous les, tous les samedis matins. Alors euh... Rosette, vous êtes à Créteil, c'est ça Oui, je suis du côté de Créteil, en brie exactement. Et quelle est votre question, Rosette Alors ma question est, euh, ça fait 15 jours, j'ai planté des géraniums. Oui. Et euh, ils ont des feuilles marron. Oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il pleut qu'il y a beaucoup d'eau ou c'est une maladie bah, Il y a des chances que ça soit quand même un petit peu les conditions atmosphériques parce que le, le géranium, du moins le pélargonium, puisque en fait c'est le nom réel de la plante que l'on appelle géranium de ouais. balcon, c'est quand même une plante sud-africaine qui est, comme disait tout à l'heure Arnaud, dans une zone là vraiment d'aridité puisque en fait dans les lieux où poussent les pélargoniums il n'y a pas d'arrosage pratiquement pendant six mois, c'est une zone euh, vraiment à climat méditerranéen donc mais là il, se fait, il fait une overdose d'eau bah oui, ça. Euh, oui, oui il y a des chances de toute façon le problème, ça peut être une maladie aussi qui se développe à cause oui, de l'excès euh, d'eau le problème de cet excès d'eau c'est que ça va propager oui, d'autres maladies, maladies. maladies ça, il faut bien ça, dire ça. ça va oui. tuer certaines mais ça en va en propager d'autres qu'est-ce qu'on peut faire pour Rosette là About... Il faut dire quand même, ça je vais donner la parole à Pierre là-dessus parce qu'il est vraiment très expert, mais quand on fait des cultures en pot ou en bac, il faut quand même penser vraiment au drainage. Et a fortiori quand on met des pélargoniums qui sont donc des plantes qui n'aiment pas du tout avoir de l'eau stagnante. Alors là, ça dépend dans quel type de bac, etc. Rosette a planté ses, ses géraniums et dans quel type de, de substrat. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Pierre Bah, quand même conseil, c'est déjà c'est d'enlever les feuilles qui sont, qui, pra, qui par oui, paraissent. c'est certainement une maladie cryptogamique, de regard si le pied du géranium est humide de mettre une couche de gravier sur la terre enfin sur le terreau où ils ont, où ils ont été plantés et que si ça persiste je lui donnerai une petite recette de, de grand-mère, un traitement savon noir avec du bicarbonate de soude Moi, je ferai un autre truc, c'est que j'arracherais complètement mes géraniums. <rire> non, non, non, non, non, non, non, non attendez, attendez, attendez, mais, comptez, comptez, attendez, n'ai j'ai pas dit que je les détruisais. Recette, je les arrache. Chance, enfin, en fait. bon, alors, attendez. On va les extraire délicatement de l'eau. Oui, parce que arracher, ça fait peur. Ben, il faut les Patrick. extraire. Comme une dent. Et on va quand même remplacer le substrat qu'on a acheté et qui est certainement un terreau bien, bien tamisé, bien compact, mmh. etc. par un substrat beaucoup plus aéré et qui soit de qualité, avec un drainage au fond du pot, en vérifiant qu'il y a bien les trous qu'il faut, parce que généralement on achète aussi des bacs dans lesquels il y a un petit trou de rien du tout, il et y a beaucoup qu d'eau voilà, qui stagne ouais, au fond, et du coup la, la plante, elle n'en peut plus. Voilà, c est, c est... ça c'est très très important. Quand vous faites des cultures en pot, c'est ce que je voulais faire euh, dire un petit peu à Pierre, c'est toi tu travailles vraiment ton substrat, tu travailles vraiment ouais, ton drainage. Ce que l'on voit dans le jardin, les feuilles, les tiges, euh, je dirais c'est la partie haute de l'iceberg. <rire> pour avoir un beau jardin, je veux dire, il faut connaître le sol. Tout se passe dans le sol. Ce qu'il y a au-dessus, n'a pas à la limite, n'a pas d'importance. Tout est dans le sol. Si vous... Donc, c'est pour ça que le euh, comme tu le disais, aujourd'hui, euh, quand vous achetez du terreau, il faut acheter un beau terreau de plantation. Alors, je sais bien que c'est difficile, mais oui. euh, si vous avez des sacs de terreau à 1 euro ou à 2 euros, laissez tomber, c'est pas la peine, c'est que de la tourbe, ça poussera pas. Donc, il faut des bons terreaux de plantation. Il faut que votre sol, en effet, puisse évacuer l'eau et puisse en garder quand même. Voilà. Et pour le jardin, et c'est ce qui se sol. passe avec les inondations, c'est que le sol va être plus ou moins, la vie microbienne du sol va être détruite, il va falloir la refaire, la réenrichir, et pour ça, il n'y a qu'une méthode, c'est de mettre un paillis végétal sur toutes ces plantations. Y compris en pot. Y compris en pot, mmh, bien sûr. Mmh. Y compris en pot. Le sol nu est une aberration. Mmh. Une terre mmh. ne doit jamais être nue. Et euh, dans les zones arides, la terre est parfois un peu dénudée, non? Mais pas tant que ça, parce que généralement, euh, bah justement, il y, y a du gravier naturel, des pierres naturelles qui font un paillage. Oui, oui c'est vrai que oui, le paillage n'est pas forcément organique, ça peut être minéral. Non, exactement. Et, euh, et, et surtout, c'est l'association des végétaux qui leur permettent de tenir à l'aridité, à la sécheresse. C'est-à-dire qu'un végé... Par exemple, vous allez planter un jeune cactus, seul, isolé, mm -hmm. euh, par exemple dans le sud du Maroc, nous on n'habite pas très loin de Marrakech, ce cactus, il va cramer immédiatement. Au premier coup de soleil, il va cramer. Ce qu'il faut, c'est que ce cactus, il soit au milieu de graminées. Et alors les graminées vont protéger le cactus des pour l'ombrer, oui. et puis quand il va dépasser ces graminées, là il aura suffisamment de racines, et là il pourra résister à des étés. Mais au début, c'est l'association des différents végétaux, des arbustes, des graminées, des plantes succulentes qui, permettent, qui leur permettent de résister à la chaleur et à la, un manque d'eau. Vous avez remarqué quelques symptômes inquiétants concernant vos plantes suite euh, aux gros arrosages de ces derniers jours. N'hésitez pas à nous appeler, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Le 32 16, jardin.rmc.fr, c'est le week-end des experts. C'est le jardin, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.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 Vous pouvez faire confiance à nos conseillers. Que vous soyez un professionnel ou un entrepreneur, vous pouvez rencontrer un conseiller ou le joindre par téléphone, chat en ligne ou via notre application mobile. Et vous pouvez aussi suivre l'évolution de votre demande sur votre espace client. C'est ce qu'on appelle être joignable chez EDF Entreprises. Notre avenir. Là. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain, 18h sur BFM TV pour BFM Politique. Cette semaine, je reçois Christian Estrosi. Il veut faire de Nice et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un laboratoire, notamment en termes de sécurité, et promet des fanzones exemplaires pour l'Euro 2016. BFM Politique, demain, 18h20 sur BFM TV, avec Le Parisien, Aujourd'hui en France et RMC. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, là j'ai le moral à plat. Bah, t'as pas la pêche Bah oui, parce que chez Lidl ils ont les pêches, les plates en plus. Aujourd'hui, la barquette de 500 grammes de pêche plate est à 1,29€. Ah oui, des, des, des pêches plates à 1,29€ la barquette, c'est sûr, le moral en prend un coup. Ah, pas celui des clients Lidl, patron, hein. Des pêches à 1,29€. Pour en déguster, il va falloir qu'on se dépêche. <rire> ouais, bah moi j'en connais un qui va déguster, ouais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr 2,58€ le kilo, catégorie 1 Origine Espagne RMC, c'est au 3216. 16 45 centimes la minute Et au 73216. 65 centimes par envoi Plus prix du SMS Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi Tu étais si bien dessiné, un top modèle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 RMC, jusqu'à 8h, votre jardin, Patrick Mulan, François Sorel. Pratiquement 8h moins 10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Euh, Jusqu'à 8h, Patrick Mulan et nos invités nous accompagnent Et puis ensuite ce sera Christian PC pour la maison Deux heures dédiées au bricolage de la maison La déco, on restera dans l'actualité euh, Un peu dramatique Avec ces inondations Que faire quand sa maison est inondée Ce sera tout à l'heure entre 9 et 10 avec Christian et nos invités Et bien sûr, on sera là pour répondre à toutes vos questions, quels sont les premiers gestes Que faut-il faire quand sa maison a pris l'eau On verra ça tout à l'heure Patrick, on poursuit avec, euh, bien sûr, nos invités et Marcel qui ah, nous attend au 3216 oui. et qu'on accueille tout de suite. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour Marcel, bienvenue. Bienvenue Marcel, on vous écoute. Euh, merci de me rappeler. Euh, bon, donc j'habite euh, saint marcel en forêt dans le 42... Euh, la semaine passée nous avons eu euh, une chute de grêle assez importante hein, entre 10, 20, même 30 cm suivant le vent, euh, etc et donc moi j'ai un oiseau de paradis que je gardais sous ma véranda qui était magnifique qui me fait des fleurs sans arrêt et là bien sûr il a pris la grêle alors il a les feuilles, on dirait plutôt en un mmh. donc euh, que dois-je faire pour, euh, pour le sauver est-ce qu'il est foutu, est-ce que je dois couper les feuilles, je ne sais pas non, sur, sur une plante, euh, bon je pense que ce que vous appelez oiseau de paradis, ça va être australien Parce que oui, c'est vrai qu'il y a aussi un autre arbuste qui s'appelle ces alpinias qu'on appelle aussi oiseau de paradis parfois. Mais bon, je pense que c'est plus ça. Donc, quand vous êtes sur une plante herbacée, euh, à forcerie rhizomateuse comme l'oiseau de paradis, donc le strelizia, euh, vous allez avoir des repousses. Alors c'est vrai que la grêle, c'est extrêmement spectaculaire, hein. Ça, ça peut faire vraiment des ravages. On l'a vu dans les, dans les vignobles. Alors sur des plantes ligneuses, c'est un peu plus euh, embêtant. Il y, pire, parce... il y a rien de pire que la grêle, en fait, pour le jardin, non? Oh non, il y a là, là, le gel. Le, le, le, Un gel très très important avec de l'humidité, euh, là, la, euh, la noyade. Non, en fait, tous ces projectiles solides qui arrivent sur euh, Non mais sur les c'est très très spectaculaire, ça, ça fait des dégâts. Mais comme comme Pierre-Alexandre l'a bien expliqué tout à l'heure, ce qui est important, mm. c'est quand même ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire à savoir oui, ce qu'il y a dans la cité. C'est vrai que la bon, ouais. C'est une tente. Rhizomateuse, c'est-à-dire qu'un rhizome, c'est aussi des réserves. C'est une plante qui est extrêmement solide au niveau de tout ce qui se passe sur la en terre. en apparence, ça va, ça va partir. Ah en apparence, vous avez l'impression que c'est la bérésina, mais derrière ça, pas, ça va partir. Alors, il faut, faut, être, faut être patient, oui. mes amis. Quel est votre diagnostic? Ah ben, complètement. C'est-à-dire que, le, sur, au niveau de la grêle, en effet, sur, sur une plante ligneuse, un arbre qui a son tronc, qui est, en plein jour, il va y avoir des plaies qui peuvent L'avantage la... d'une plante rhizomateuse, c'est que les tiges, une rhizome, c'est une tige souterraine. Donc La tige est protégée, donc le stérilisère vous coupez toutes les fleurs qui sont abîmées, il va repousser comme jamais, voilà, vous aurez aucun feuilles. problème. Alors avec. il faut peut-être le nourrir un petit, un petit peu pour l'aider, mais bon, et encore. Je un encore. petit coup de pouce. Voilà, juste, juste ça. Non, vous inquiétez pas, Marcel, ça va redémarrer. En revanche, bah, euh, vous allez avoir une plante un peu plus, un peu plus chétive, un peu plus oui, euh, vilaine pendant quelques temps. Moi j'ai eu le problème avec un bananier, euh, euh, parce que ça c'est d'une fragilité invraisemblable. un ah, ben le bananier, même un coup de vent, tout ça, ça vous la les feuilles et tout. Mmh. Mais après, euh, bah, ça revient. Quoi, ça, ça revient. Voilà, ça repart. Mais... Il faut dire une chose, c'est que c'est vrai que ça les, ça les ralentit. C'est-à-dire que faut pas oublier quand même que... Mais est-ce qu'il faut qu'on intervienne dans ces cas-là? Après, par exemple, une grosse averse de grès, est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Vous allez couper tout ce qui est abîmé? D'accord. Tout simplement. Faire un traitement sur les plaies, un traitement cryptogamique, à base de... bicarbonate de soude, par exemple. Oui. Toi, toi, tu utilises ça bicarbonate de soude. Ça donne un résultat. Tous nos traitements aujourd'hui, c'est savon noir, bicarbonate de soude et l'huile essentielle d'ail, parce que l'essentiel d'ail est fongicide et insecticide. Tiens. Et en plus, elle l'éloigne des insectes parce qu'ils ont horre horreur, horreur de leur oui. Ah ouais mmh. Mais il y a plein de plantes qui ont des, des, des propriétés pour éloigner les insectes, éloigner d'autres plantes, etc. Et on, on va revenir d'ailleurs à ces produits petit à petit. Là, on, est en train, que... on, y, on y va tout, tout direct. Alors, euh, Arnaud, on va quand même reparler un peu de, de zone aride, un petit mmh. peu d'aridité, quand même, ce un livre. Petit là, je petit rappelle. Vous. de Éloge de l'aridité, c'est chez Plume de Carotte. C'est un beau livre, en plus, un grand format. Et puis, il y a plein de choses un qui un sont peu intéressantes. C'était un peu la provocation que de l'éditer cette année, <rire> non <Ouais. rire> Non mais justement, c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que de toute façon, on va arriver quand même en été, il va se passer quand mais, même. Oui, espérons. espérons <rire> Mais justement, les, les plantes qu'on appelle, nous, nos plantes un peu de la sécheresse, donc les teints, les romarins, les lavandes, tout ça... Euh, Il faut vraiment que ça soit dans un, un milieu sec sinon c'est plus fragile à, à, à l'humidité Comme je disais, c'est surtout euh, le drainage qui est important. C'est-à-dire que ça peut prendre beaucoup d'eau sur la tête, hein, les, les, les orages en région méditerranéenne comme dans toutes les zones arides d'ailleurs. Ouais. Quand il pleut en, en zone aride, il pleut fort. Euh, donc euh, le tout c'est que l'eau ne stagne pas. Exactement. Voilà. Mais après, il y a énormément de plantes qui en fait peuvent supporter, notamment à Paris, puisqu'on parlait tout à l'heure des terrasses parisiennes, on a un climat à Paris qui est un climat absolument merveilleux parce qu'il Il, il gèle pas si fort oh, que oh, ça beaucoup. et euh, dès qu'on est un petit peu protégé dans mmh. une cour, etc. On peut planter des, des, des plantes extraordinaires. Moi, j'ai fait des jardins dans le cinquième arrondissement avec uniquement des plantes que j'avais rapportées du Texas, euh, du nord du Mexique, donc avec des cactus, des, cactées, des ah, oui. succulents. Tiens. Ça fait maintenant sept ans. C'est le jardin d'un hôtel et, euh, et par contre, on a mis un substrat mais tellement drainé que vous mettez un verre d'eau, <rire> vous le retrouvez en bas euh, immédiatement après. Et ça supporte très bien même des, des gros. Etc. donc il y a une diversité extraordinaire de plantes qu'on peut adapter à toute situation dans, dans, dans les jardins et, euh, et les plantes aromatiques dont vous parliez, que ce soit lavande sauge, romarin, le tout c'est que, que l'eau ne stagne pas Voilà. Ça sera le mot de la fin. L'eau ne stagne pas, mais elle stagne un peu <rire> en ce en moment. moment. Donc, laissez-la, voilà, je rappelle, laissez-la participer. Prenez votre temps, observez et dire. soyez patient. C'est une des meilleures qualités de Pierre-Alexandre. Oui, venez tous nous retrouver ah, à Jamais, Jamais ce week-end. C'est jusqu'à dimanche. jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Demain, donc. Voilà. Et, bon, et, ce, tueries, et cet après-midi, on fait une, tueries, une conférence, quand même. alors? Cet ah, après-midi, on fait une conférence à 16h sur l'éloge de l'aridité. Sur les loges de l'aridité. <rire> donc, donc euh, si vous ne pouvez pas aller à Paris, bah, vous aurez le livre, c'est chez Plume de Carotte. Donc, Arnaud euh, Morière et Eric Cossard, éloge de l'aridité. Patrick, merci et merci à nos invités. On se retrouve bien sûr samedi le prochain, 6h-8h, oui. sur RMC, vous le savez, le jardin. On parlera des abeilles. On parlera des abeilles, sujet passionnant aussi. Vous l'entendez, lui jardin. aussi, fait le buzz. Et euh, on va parler des inondations tout eh à l'heure, oui, Christian. C'est incontournable. Et eh oui. On va voir. Que se passe-t-il quand sa maison prend l'eau Voilà. Et surtout, on va envisager quand l'eau va se retirer, parce que c'est là qu'on va découvrir euh, souvent des catastrophes et qu'il va falloir assainir la maison. Parce que sinon, on risque même euh, des ennuis de santé. Exactement. Donc, on, voilà, on s'adressera à tous ceux qui sont victimes d'inondations dans leur maison. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Christian PC, nos invités. Ce sera euh, tout à l'heure entre 8 et 10. La météo, les infos sur RMC. Et on revient pour ce week-end des experts. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. C'est alors, je ne ressens plus rien. Et là Rien non plus. Et si vous passez la main, là ben Non, rien.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 Agnès, ah, oui, chez Gédimat du 1er 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. Le lot de deux armoires de garage Space Winner est à 59,95€. Pas Space Winner, Bernard, Space Winner, avec l'accent. Oui, bah, avec ou sans accent, ça reste des armoires, non Yes, you're right, Bernard. Oh, G -G Gédimat, matériaux et bricolage. Et vous entendez C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Mm, oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus...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 Un coup d'œil sur la météo de votre week-end avec Yasmina Adila. Bonjour Yasmina, ça ne s'arrange pas vraiment Oui, pas vraiment. On a toujours ces 13 départements en vigilance orange pour des risques d'inondation. Tous les départements d'Île-de-France, plus le Loiret, le loir et cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre -et, et le Cher. Et vont s'ajouter à cela dans la journée euh, probablement des départements de l'ouest du pays, euh, notamment ceux euh, de la Normandie. Alors, en ce qui concerne euh, le ciel, on aura beaucoup de nuages. Aujourd'hui, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies avec euh, encore quelques pluies